you、hey.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 Cette semaine, j'ai encore une fois plusieurs nouveautés à vous présenter. Je vais faire les critiques des nouveaux opus d'Aerosmith, Graveyard et d e Sword, ainsi que le nouveau disque des Finlandais Winter Sun. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un quatuor américain du début des années 70 du nom de Sudden Death. Un choix tout à fait approprié. Vous en conviendrez en ce mois des morts. Et en plus de tout ça, je vais vous faire tourner une face complète d'un album véné classique paru il y a exactement 30 ans ce mois-ci, soit Restless and Wild, d e s Allemands acceptent, et je vais vous parler évidemment du concert de a l a l Natrak qui avait lieu hier soir. Évidemment, dans la prochaine heure, l'historien de c e s Fou, Simon Fitzbay, sera là pour vous présenter les fantastiques éphémérides du rock du 5 au 11 novembre, et c'était pour le plus grand plaisir, encore une fois, des f é r u s d'histoire. Question de débutants en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter une pièce que je n'ai jamais fait tourner au Avant, ission, des années 60, The Sound of Silence Sound Simon and Gar darkness, Garfunkel of friend I've my come planted g a r f 願 n k e l Still remains Within the sound of silence, in restless dreams I walked along narrow streets of copper stones. In the middle of a street lane, I turned my collar to the c o l d and d a y When my eyes were stared by the flash of a neon light, I s p l i t the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did r e Just heard the sound of silence f o o l said I d o not know Silence like a cancer grows Hear my words, t h a t I might teach you. Take my arms, t h a t I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. And Echo the will of silence. And the people bow. It's a warning In the words that it was forming And the signs a i d t h e words of the prophets are written o n the s u a w a e was And I'm imposed Simon Garfunkel avec un des très grands classiques associés au mouvement folk rock des années 60, The Sound of Silence. C'est tiré de l'album Sounds of Silence de 1966. C'était l'anniversaire de Art Garfunkel cette semaine. Effectivement, il est né le 5 novembre 1941, ce qui lui fait 71 ans. Oui. Et, euh, ben, il a connu le succès. On disait, e、euh, u on disait, il était plus vieux que les autres. Non, pas vraiment. Euh, euh, il était quand même,、euh, dans la vingtaine. Ouais, exactement. Ouais.、Mm. Et, évidemment, cette pièce-là aussi a servi, était associée beaucoup au film The Graduate.、Mm -hmm, avec,、exactement. Dustin Hoffman. C'est un de ses premiers films. Sinon, son ouais, premier. En tout cas, c'est son premier d'importance,、ouais. très bon film, classique, que vous devez voir. C'est vraiment très bon et très drôle, The Graduate. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. C'est j u bel é bien de Monsieur Simon f é d u b é l'Authentique, le Véritable Historien de ses fous, c s f o u s puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Un éphémérite.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 Dans la semaine du 5 au 11 novembre. Eh bien, nous continuons dans cette,、euh, cette, cette découverte géniale à chaque semaine de trucs, de, de, de, de, faits les plus intéressants les uns que les autres dans l'histoire du rock. Et nous, nous continuons cette journée du 5 novembre également en 1946, cette fois-ci avec la naissance de Graham Parson, guitariste des Birds. Oui, et personnage très influent. C'est un peu lui qui a amené, qui a réussi à m a r i e r je dirais, Le, le, le rock avec le country. Ouais, quoi, ouais. À la fin des années 60. Exactement. Il a beaucoup、euh, contribué à ça. En 1959,、euh, oui, cette fois-ci, c'est la naissance de Brian Adams, ce véritable dieu <rire> du rock canadien. <rire> et... Oui,、euh, lui aussi, influent, mais pas pour des bonnes raisons, <rire> parce que ce qui a,、euh, qu a amené dans la musique, c'est assez commercial et assez、euh, pas intéressant.、Mais、il cadre ben, pour bien. Pour aimer le man. Là, oui, c'est parce... ça, exactement. Mais il cadre bien dans cette scène qu'Étienne québécoise qu'on aime tant.、Euh, ben, canadienne, tu veux dire. Oui, mais ouais. canadienne et québécoise aussi, parce qu'il y a eu quand même des bons succès au Québec. Oui, c'est ça. Pas、oui. autant, par contre. Au Canada, ça c'est clair.、B、Brian Adams et b o n Jovi, c'est、euh, un peu des figures de proue.、Ouais. Hein, de, de, de la pop commerciale、euh, qu'on associe au rock, mais qui n'est pas vraiment vrai. Non, non pas du tout, exactement. C'est vraiment ordinaire. Disons que c'est de la pop à tendance rock. Oui,、ouais, exactement.、Ouais, c'est 100%. Ça, on émule, comme une école en fait, un style. Oui,、euh... c'est ça, exactement. On, on, on émule un style et on essaie vraiment d u s coller. C'est très malheureux. En 1965, c'est la sortie de My Generation des Who, le plus grand succès du groupe en Angleterre qui a été le numéro 2, mais qui atteindra par contre le, seulement la 74e position du Billboard aux États-Unis. Oui, oui les Who, ça a pris du temps avant que ça décolle aux États-Unis.、Mm -hmm. euh, ils sont en tournée en ce moment, les Who, oui, ils s'en viennent、oui. euh, mardi pour la semaine prochaine, l'autre. Il sera en Montréal. Là, je vais y assister à ce spectacle. D'ailleurs, je, je commence à trouver ça épeurant, hein, parce que Pete Dungeon a quitté la scène hein,、ah euh, ouais? en Floride cette semaine.、Là. Il est fâché parce que、euh, ça ne marchait pas à son goût, le monitoring.、Là. Il a quitté et il n'a même, même pas été là pour faire b o b o Riley. Oui,、ouais, c'est e x t r a ordinaire. Alors, ouais, ça fait pas mal d'Iva, ça. Là, ouais, là. Ouais, un peu, pour une un tournée un... là, de, de, de, de fin de carrière comme ça, c'est e、euh, x t r a ordinaire. Oui, c'est vraiment spécial.、Là. En 1970, cette fois-ci, Led Zeppelin lance Emigrant Song aux États-Unis. Oui, on va l'entendre, cette pièce-là, un peu plus tard dans l'émission. C'était、euh, le dernier、euh, et un des seuls 45 tours hein, de Led Zeppelin、ouais. parce que Led Zeppelin est refusé. Euh, qu'on sorte leur,、euh, chanson comme ça, la pièce à 45 tours. Et c'est devenu, ce 45 tours-là, un des plus recherchés et un des plus,、euh, je dirais, chers au monde.、Mm -hmm. euh, si vous en avez une copie, là, parce qu'on retrouvait à l'époque une, une pièce tout à fait inédite qui était Hey, hey, what can I do sur la face B. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, ça, ça vaut, ça vaut très cher chez les collectionneurs.、Là. e h des immigrants s o n g en, en 45 tours.、Ah, c'est une, une très, très, très bonne pièce, d'ailleurs. Oui, c'est un classique.、Ah, c'est un、oui. classique. Et c'est très drôle dans l'école du rock,、euh, lorsqu'on voit,、euh, Jack Black, là, qui,、euh... Qui fait des m i m i q u e s en, en, en faisant du lipsing sur cette pièce. Tu sais que pour avoir les droits de cette pièce-là, il avait enregistré une vidéo avec、oui. euh, toute l'équipe. Oui, oui,、euh, et, et, et, et un public là, dans une salle、oui. là, pour、euh, convaincre Page et Plann de lui permettre d'utiliser cette chanson. Chose qui était, on n'utilisait pas à l'époque les pièces de Led Zeppelin、non. dans les films. Tranquillement pas vite, ça risque de v e n i r un peu、oui. plus par contre. En 1970, Brian Wilson se joint aux Beach Boys pour une rare fois sur scène lors d'un concert au w h i s k y a Go Go. La sonorisation a malheureusement endommagé l'oreille du génie qui est vite s o r t i de scène bien s û r Brian Wilson et s très très, tu dis qu que Pete t o w n s h e l il y va. Brian Wilson, c'est un peu ça aussi depuis déjà plusieurs ouais, années. Ouais. Euh, parce que justement, c'est exactement la raison pour laquelle Pete Andrews g a dit qu'il avait quitté la scène, c'est qu'il trouvait ça trop douloureux parce que c'était trop fort. C'est q u e l q chose puis, de son、euh, audition. C'est、euh... ça. Uh -huh. il, il y a des problèmes d'oreilles. Audition qu'il a, a scrapé p、ouais. euh, lui-même, d'ailleurs.、Oh, oui, c'est ça, exactement.、Et、il y a, a、oh, que lui à blâmer. Oui, c'est ça. Mais en plus, il dit、euh, Je regrette d'avoir fait ça, d'avoir aidé à créer cette musique qui détruit l'audition des gens et blablabla. C'est n'importe quoi, hein. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Oui, oui, oui. Quand on repense aux paroles de My Generation, il est tourné, il a viré un peu sur ce qu'il dénonçait. Oui, oui, exactement. <rire> carrément. C'est triste. <rire> et justement, parlant des roues, en 1973, il donne un concert À Newcastle en Angleterre afin de souligner la sortie de Quadrophania, alors、euh, qu'un enregistrement s'avère、euh, 15 secondes en retard pour le groupe. Pete t o w n s h e n d qui est la scène <rire> en furie et ne revient pas avant 30 minutes. Oui, c'est dans les habitudes de Pete t o w n s h e n dans là, d l'histoire, d'avoir <rire> quitté la scène fâchée. Et puis,、euh, c'est moche. Là, je trouve ça ridicule. c'est vraiment pas professionnel.、Ah, non, le le non, pire, c'est que les Who se vantaient à l'époque, d'être le groupe le plus fort au monde, de jouer le plus fort sur Terre, et puis, là, plus tard, 30 ans, 40 ans plus tard, ils viennent dire, e h ah,、oh, c'était une erreur, blablabla.、Ouais, blablabla. Ils il chargent quand même, j'imagine, des prix de fou pour les billets. Pour la plupart tous les、ouais. gens qui sont en avant, ouais, surtout, ouais, ouais, là. Oh,、ouais, o Et,、euh, on leur donne pas de respect, c'est、ouais. vraiment ordinaire. C'est, c a r r é m e n t le contraire de ce que Lémi fait.、Mm -hmm. Oui, exactement. Lémi qui, qui a le cœur sur la main. Exactement. <rire> Et qui, que, qui, qui a toujours dit, no remorse. Non, c'est ce ç a i l n'y a aucun r e g r e t il est fier de ce qu'il qu a accompli. Uh, Pete t o n s e e n c'est le contraire, lui, hein? Oh oui, lui,、mm. il regrette et,、euh, il y a honte, c'est vraiment ordinaire, c'est i m n t spécial.、Oh, oui, c'est, c'est, J'ai du mal à croire, même,、mm. tellement qu'il e s Eh bien. En 1977, cette fois-ci, Ozzy Osbourne quitte Black Sabbath. Pour quelques semaines, il allait se faire envoyer, par contre, deux ans plus tard. Oui. b il était, il était i n e n a b l e là. a、ah, il, il avait plus d'allure, C'était ridicule, <rire> oui. Il était plus,、euh... il était plus ce qu'il était. Ça, Sharon、euh, Osbourne, on dirait ce qu'on veut sur elle, elle a quand même fait des miracles,、là. Ah, elle a pratiquement sauvé ce gars-là. Oui, elle l'a sauvé, elle l'a elle...、oh, mais... ah, ouais. retapé complètement parce que c'était, c'est une loque humaine. Ah, carrément. En 1995, The Queen lance Made in Heaven, le premier album studio depuis la mort de Freddie Mercury. Cet album comporte les derniers enregistrements vocaux de Mercury avant sa mort. Et je ajouterais que c'est un des pires albums que j'ai entendu s dans ma vie. J'imagine. Je... C'est vraiment mauvais. Quand j'ai bloqué très, très carrément l'existence de ce disque-là,、mmh. j'ai déjà vu une copie et je pensais pas que je l'achetais, mais je me suis dit, ça sert à rien. Ah, non, non, non, c'est mauvais. C'est vraiment... très, très, très mauvais. C'est pas du rock. C'est pas du Queen. C'est vraiment moche.、Ah. Oui. <rire> et nous terminons cette journée du 5 novembre en 1998 alors que Liam Gallagher est arrêté pour avoir frappé et détruit l'appareil d'un photographe.、Euh, lui et, et, et Tommy Lee,、euh, ben, il me semble qu'on a ses effets béridotes les semaines. Oui, o、ouais, ouais, carrément. <rire> les, les mauvais garçons, mais les garçons un peu stupides surtout, là, qui, font, <rire> qui, font, qui font des conneries. Absolument. <rire> Ce qui nous amène au 6 novembre.、Et、effectivement, nous débutons en, le 6 novembre 1964 alors que les Beach Boys sont De passage à l'émission britannique Ready Steady Go pour p r m o u v o i r à Get Around. Oui, Ready Steady Go qui est、euh, tout comme t a p a Blop Pops,、euh, oh, okay, l e、okay, jeunesse、okay, okay. d'aujourd'hui,、euh, des Adelaide. Exactement. En effet. C'est pas positif là, ce qu'on dit là. Non, non, C'est la... très très péjoratif. Exactement. Mais c'est la réalité. Oh oui, carrément. Ben, Surtout en Angleterre, il y beaucoup... en avait beaucoup partout dans le monde. En Angleterre, il y a eu plusieurs émissions qui ont duré longtemps,、oui. dont r e a d y Stay You Go et Top、oui. of the Pops. Top of the Pops qui existe encore, d'ailleurs, je crois,、mm. aujourd'hui. Top of the Pops, je suis pas sûr. Sinon, ça ne va pas longtemps que ça, ça s'est terminé. On, on, on vérifier. va vérifier ça pendant la pause m u scandale i parce que je ne suis vraiment pas sûr、mm. de ça. Top of the Pops, là. Ben... Euh, souvent, on riait, là, parce que je pense,、euh, non, les Sex Pistols ne sont pas allés à Top of the Pops, mais il y a des groupes. Black、euh, Sabbath était allé p a r c o n t r e Oui, Black Sabbath,、euh, Judas Priest. Et、oui. si Judas Priest、oui. à Top of the Pops, c'est comme si Voivod était allé à Jeunesse d'aujourd'hui. Et là, si je me pas trompe, pas là, je m'avance, mais je pense également que Motorhead n était allé. Ça, je ne suis pas sûr,、là. ou c'était dans un autre émission. C'est fort、style. possible, parce qu'on invitait les numéros 1, et puis Motorhead n ont été numéro 1 à quelques reprises、mm -hmm. là, à la fin des années 70, plus début q u a n n é e 80, a l o r s C'est、euh, fort possible. Il、ouais. oui. y a a a r o n Maiden aussi, il me semble. Ah, ça m'étonnerait même.、Oui. Pas. Ça mais a r o n Maiden, eux, ont refusé de faire du lip sync parce que tout le monde fait du lip sync, en tout a s Faisaient du lip sync parce qu'on n'est pas sûr que l'émission existe encore.、Euh, mais a a r o n Maiden avait catégoriquement refusé et、euh, on leur a permis de jouer live. e t、oui, ça, ça doit ça, être dans les s o l s Oui, ça faisait des années, là, que ça s'était pas fait, qu'un groupe joue pour vrai, là, mais un maiden, i t e u était pas question qu'il joue,、euh, qu'il fasse du lip sync. Non, génial. Au moins, <rire> un groupe qui se respecte. Ce qui nous amène à l'année 1965, alors que Bill Graham produit son premier concert à San Francisco, mettant en vedette Grateful Dead, Jefferson Airplane et les Charlatans.、Mm -hmm. uh, Graham est devenu par la suite un des plus grands promoteurs de l é q u i p Oui, c'est ça. Parce que lui, il s'occupait de troupes de théâtre, h、mm -hmm. à, à l'origine, et puis il a passé au rock comme ça, là, presque par accident, mais il a pris goût.、Oh, parce qu'il est devenu un fan de rock aussi. Heureusement. Et justement, parlant de Bill Graham, eh bien, en 1966, un an jour pour jour après son premier concert, c'est l'ouverture du Fillmore, l'auditorium de Bill Graham à San Francisco. Oui, u n e salle mythique.、Ah, oui. Qui existe encore, mais,、euh, qui n a pas rapport avec,、euh, le Fillmore, c'est même pas au même endroit. Ah, malheureusement. Euh, mais, euh, ça existe encore en Californie, le Fillmore. C'est bien. Les plus grands artistes des années 60, début 66 sont tous passés、ah, par là. On a dû fermer、oui. la salle, tout simplement, parce qu'elle était trop petite,、mm -hmm. et,、euh, les cachets des artistes augmentaient, alors c'était rendu,、euh, C'est、euh, ça, il、euh, aurait fallu demander des prix de fou pour les billets et personne n'aurait eu les moyens d'acheter ça.、Là. Exactement. En 1966, toujours,、eh、bien, les fans des Beatles vont manifester devant la maison de Brian Epstein demandant que le Fab Four donne plus de concerts. Continue <rire> donc à donner、euh, des concerts alors、oui. qu'ils qu avaient décidé de donner plus. Oui, c'est ça, il s avait e n décidé.、Euh, le dernier concert a eu lieu à San Francisco au mois d'août, je pense. Alors, oui.、Euh, En novembre, on s'est aperçu q u il nous manquait. Exactement. A, ah oui. En 1968, eh bien, c'est Joe Cocker qui est au numéro un en Angleterre avec sa reprise de With a Little Help from My Friend. Oui, ça, c'est un rare、euh, exemple d'une reprise qui est、euh, pas meilleure, mais、euh, du moins qui est égale、euh, oui, oui, l'original.、Oui. Il y en a pas beaucoup dans l'histoire. You really got me d e v a n h a l e n、mm -hmm. qui est aussi bonne que、mm -hmm. l'original. Mais, c'est rare. En 1969, le film de John Lennon et Yoko Ono, Rape Part 2, est présenté en primaire au Festival de Films d'Allemagne. Je crois que ça n'a plus jamais été diffusé par la suite. Ça <rire> devait pas être très intéressant, connaissant les films là, que John et Yoko tournaient. Là, ouais, là, comme Fly, un... où ils filmaient une m o u c h e sur le corps d'une femme. Pas très intéressant. Ça devait être un peu ordinaire, en d effet. i En 1972, cette fois-ci, le batteur des New York Dolls, Bill m u r i k a meurt après avoir mélangé de l'alcool et des pilules. Donc, chose qui était... Donc, il n'y a même、ça. pas eu temps de, de le temps d'enregistrer. Non, c'est ça. C'était avant le début de la carrière sur disque du groupe. En 1972, toujours, eh bien, l'album Machine Head de Deep Purple est certifié disque d'or. Oui! Excellent album. Oui, oui, classique, immense、ah, ouais. classique. un immense classique. Tout amateur de rock doit avoir Machine Head chez lui. Moi, j'ai simplement du mal avec la pochette. Le, le disque est <rire> génial, mais la pochette m'a comme empêché de l'acheter pendant、ouais. tellement longtemps. Je me disais, ça a l'air cheap.、Oui. de nos jours, ça a l'air cheap. À l'époque, c'était quand même une belle pochette. Bien sûr. toujours Ah, bon, ben, c'est pas ça. Mais, mais, seul. mais euh, euh, euh, quand même,、euh, je dirais, remarquable.、Oh, oui, oui, ben, c'est bien fait, j'aime、euh, beaucoup. Euh, quand on l'a vu, on, on l'oublie pas. Non,、ah, c'est ça, exactement. Alors, l'effet le, le, recherché est, est, est, est atteint. Ah, ouais, exactement. Et nous terminons cette、euh, journée du 6 novembre dans les Éphémérides en 1975, alors que c'est la première apparition des Sex Pistols à Londres. Ah,、oh, <rire> ça devait être, être mémorable. Être ben, bon. <rire> mais parlant de ben bon, justement, on va,、euh, aller écouter,、euh, Deep Purple avec une pièce,、euh, tirée de la bande Machinette. Mais c'est,、euh, c'est, c'est peut-être la pièce,、euh, la moins,、euh, la moins connue,、euh, la moins,、euh, célèbre, la moins,、euh, aimée. Ben, c'est une très bonne pièce. Never before. Et ce qu'il y a de particulier avec cette pièce-là, c'est que, ben, les gens des étiquettes de disques n'ont pas toujours beaucoup de flair, hein. Parce que je vous rappelle que sur Machine Head, il y a des pièces comme Space r o c k i n Il y a、uh, Smoke o n t h e w a t e r h i g h w a y Star. Eh bien, euh, ces, ces gens d'étiquettes de, de, de disques avaient très peu de flair puisqu'ils ont choisi cette pièce-là comme premier extrait, comme、oh. premier 45 tours. La pièce Never Before. Elle est bonne, la pièce. Mais, à côté de, de, de Smoke o n t h e w a t e r c'est moins mémorable. Mais on va aller écouter cette pièce qui, Et s quand même un petit bijou, Never Before. Vous êtes sur les ondes de C'est f u 891, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est un morceau tiré de leur、euh, tout nouvel album, Monster, qui est paru quoi, quelques semaines, là, même pas un mois.、Euh, et c'est une composition de, du guitariste、euh, Tommy Thayer, et c'est aussi lui qui l'interprète.、Euh, il fait son, son Spaceman, son Ace Freely. On va en reparler dans un moment de Tommy Thayer. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec Never Before c'est la pièce qui,、euh, qui termine、euh, la phase 1. De l'album Machinehead, un immense classique, mais un choix,、euh, sans dire、euh, douteux. Oui, on pourrait dire douteux parce que quand on a un album sur lequel on retrouve、euh, d'immenses, des monuments du rock comme、euh, Smoke o n t h e w a t e r Highway Star,、euh, Space t r u c k i n、euh, même Lazy,、euh, on se demande, mais pourquoi ils ont sorti ça en 45 tours <rire> en premier? C'est drôle, drôle de choix, en effet. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f é t i b é et moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant rendu aux éphémérides du 7 novembre. En effet, nous débutons le 7 novembre 1937 avec la naissance de Mary Travers.、Euh, travers. plutôt、oui. de、euh, Peter, Paul et Mary, bien sûr.、Mm -hmm. oui. Ensuite, le 7 novembre 1943, c'est la naissance de Roberta Joan Anderson, mieux connue sous le nom de Johnny Mitchell, qui célèbre donc ses 69 ans cette semaine. C'est sûr qu'elle a mieux fait de changer de nom. C'est plus,、euh, plus accrocheur.、Ouais, ouais. C'est plus、ouais. facile également sur un disque, c'est plus facile à se rappeler. C'est une des très grandes artistes、euh, canadiennes.、Ouais. Exactement. J'adore beaucoup son album Blue. Et、ouais. également Court and Sparks. C'est、ouais. les deux, deux plus gros albums、ah、en、ouais, arrière. Oui, oui.、Ouais. En 1960, eh bien, c'est la naissance de Tommy Taylor, le、oui. remplaçant d'Ace Freely, a u s savez qui c s Oui, oui, oui. Euh, c'est un excellent remplaçant, c'est un bon très、vrai. bon guitariste. Et puis,、euh, bon, c'est sûr que moi, je suis un fan d'Ace Freely, je trouve ça dommage, mais en même temps, je comprends que Ace,、euh, Ace n'était plus euh, tellement, euh, Tellement là. là. Non, c'est ça. Mais c'est un bon choix pour le branding de Kiss, justement, parce、oui. que ce gars-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d a s p e c t pour Gene Simmons、mm -hmm. et Ace Free. Pour Kiss aussi. Pour Kiss u s s i Et il prendra jamais de, de, de direction. Là, non, non, c'est Eric Sanger et、euh, Tommy Taylor sont d'excellents successeurs, si on veut. Si on veut que, que Kiss continue à donner des spectacles, en t o e t cas. continue à avoir plein de fans de Kiss. C'est un groupe culte, Kiss.、Wow, oui. C'est un gros, gros groupe culte. <rire> euh, donc, euh, Tommy Taylor fait un très beau travail. Et puis,、uh, sa pièce, o u t of This World, c'est une des meilleures sur、mm -hmm. euh, cet album, Monster. Au début,、euh, je n'étais pas sûr de Monster. Des premières écoutes,、euh, ça m'avait laissé un peu.、Euh, indifférent. Sans dire indifférent, j'étais un peu déçu parce que Sonic Boom avait vraiment été très bon. Euh, mais finalement, euh, c'est un bon album de Kiss,、euh. surtout que, la fin de semaine passée, j'ai réécouté,、euh, Crazy Nights, là, i、eh, m a u d i c'est tellement mauvais, ça, <rire> que、euh, Monster, là, ça a l'air de, de, de, de, Led Zeppelin 4, l <rire> Ah, b e n c'est bien. Nous、continuons,、euh, ça, dans cette journée du 7 novembre. Ensuite, en 1968, alors,、euh, d'un concert du groupe、euh, des Doors, bien sûr,、euh, Jim Morrison demande à la foule de se, c'est-à-dire de se lever. e、euh, t、euh, c'est tout ce que, ce q u a pris、euh, à la police de Phoenix pour bannir le groupe de la ville. On avait peur、euh, que Jim Morrison présente son arrière-train au public, comme il l'avait fait lors de d'autres concerts, bien sûr. <rire> Ouais, on était très frileux. Ah,、euh, oh, oui, C'était、oui. particulier. C'était la, en fait,、oui. la police qui, faisait, qui assurait la, la sécurité dans les concerts.、Oui. Et comme、euh, Jim Morrison est quelqu'un de très anticonformiste il et s très baveux, mais il s i s'amusait souvent au détriment des policiers qui n'aimaient pas ça. Exactement. En 1971, c'est la naissance de Robin Fink, guitariste de Nine Inch Nails, qui célèbre ses 41 ans cette semaine. Qui est encore là? Euh, c'est une très bonne question. Je pense que non. J'ai comme l'impression, là, qu'il aurait juste Trent Reznor au sein de ce groupe-là,、ouais. d'original. Ouais. Ça m'étonne. r a i bah, dans le fond, on en est g é n é e aussi, Trent Reznor, o u a i s o u i carrément, c'est ça. Exactement. Groupe, non, non, non, c'est ça. C'est un artiste,、euh, pratiquement comme un pseudonyme. o u i On pourrait dire. Et en passant, on a vérifié, hein, pour,、euh, top of the park. Oui, euh, l i s o u i e n effet, ça existe plus. Ça existe plus. Depuis... depuis six ans.、Euh, ça a été en nombre pendant 42 ans,、mm -hmm. toutes les semaines, et,、euh, on a décidé en 2006 de mettre fin à tout ça. C'est une bonne chose, m'emmener sur le site. pense faut... que ça valait d'une blague aussi. Ah, euh, oui,、euh... carrément, à la fin, c'était un peu n'importe quoi. En 1974, cette fois-ci, Ted Nugent remporte un concours national de tir à l'écureuil à l'arc, selon le Rolling Stone Magazine. Il aurait réussi à dégommer le rongeur à 150 verges de d i s t a n c e C'est pas mal impressionnant, par exemple. C'est impressionnant. Avec、Ted、un Nugent, arc, euh, dégommer euh, un écureuil à 150 verges de d i s t a n c e C'est pas g r a n d un écureuil, ça va vite.、Oh. C'est comme... Wow. Ah, mais,、euh, mais Ted Nugent est, est, est, un très, très bon chasseur. Très ça, bon chasseur, pas... oui. sûrement un bon tireur, c'est un excellent guitariste.、Mm -hmm. c'est un très bon compositeur. Bon, les textes, ça, n'a pas d'importance, parce que c'est du rock pas très cérébral.、Ah, mais,、ouais. euh, c'est, quelqu'un qui a le tour de composer des, des riffs accrocheurs. C'est un mucien s i de talent. Un imbécile. On l'a vu encore cette semaine. Il était très fâché, h i que, qu'Abama、ah oui? ait gagné,、euh, les, les, les, aux élections et puis il s'est mis à insulter comme ça.、Euh les Américains, et puis, i l ne pensent pas comme lui, C'est assez pathétique、euh, de sa part. C'est,、ouais, un idiot. Peut-être qu'on retrouvera son, son, son, expression sur、euh, le Tumblr, White People Morning u Romney. qu'est-ce qu qu -ce que c'est? C'est des photos de gens déçus dans la foule、euh, de, de, de, des, de, de, c'est-à-dire des, des, s des des, de, de, de, de, de,、ouais. des, des républicains. C'est, c'est très drôle.、Ah ouais. <rire> c'est des gens qui sont très déçus et,、euh, ouais. Donc,、ah. euh, Il y a aussi des commentaires. Ah, mais lui, il n'est pas, pas juste déçu,、ça. il est sûr que les Américains Ah, plus, oui,、non? ben, c est, c est, ça ne me surprend pas. Ben, ça, ils, ont, ils ont mangé une plaque d'en face, comme on dit en français.、Mm -hmm. C'est tant pis pour eux.、Ouais. En 1986, Willie Nelson joue son premier rôle à la télévision dans la série Miami Vice. Il jouait le rôle d'un policier corrompu. <rire> Parce qu'il n'y a pas eu d physique pour ça, par non, contre. Non, non, pas du tout. Effectivement, c'est <rire> assez particulier de, de mettre Willie Nelson dans ce rôle-là. Mais bon, c e s e s a i m e pas sa musique, que c'est que quelqu'un qui a l'air très sympathique. Ah oui, je pense que tout le monde, tout le monde aimerait être l'ami de Willie. <rire> <rire> ce qui nous amène par la suite à l'année 1988, alors que John Fogerty gagne son procès pour plagiat, il était poursuivi par Fantasy Records, la, la, la compagnie plutôt qui l'accusait de s'être auto-plagié. Le récopier, u、euh, Run Through the Jungle lorsqu'il écrivait The Hole Man Down the Road. Ouais. Ben, ça, c'est, c'est particulier. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Fantasy Records, c'est eux qui ont les droits、ouais. de toutes les, de tous les enregistrements, de toutes les chansons de CCR. C'est、mm -hmm. pas John Fogerty, c'est lui qui les a écrits. Mais,、euh, c'est la compagnie de disques qui a les droits. i、ouais. euh, l s'est fait avoir, tout simplement. Et,、euh, lorsqu'il a sorti son album, je pense que c'était Center Field, sur lequel on retrouvait、euh, The Old Man on the Road.、Ouais. Euh, lorsqu'il a sorti cet album, eh bien,、euh, le président de la compagnie,、euh, trouvait que cette pièce ressemblait à Run Through the Jungle, alors il a poursuivi,、euh, John Fogerty.、Ah, C'est perfide. C'est vraiment perfide. C'est pour ça que tous les artistes maintenant essaient de, de mettre la main sur leurs droits、euh, de leur composition. Il、ouais. y en a beaucoup qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas encore. Des fois、oh, aussi, il、oui. y a des questions de bande maîtresse. Tu as les droits des chansons, mais、oui. tu n'as pas l'enregistrement original. C'est pour ça que certains groupes vont réenregistrer、euh, certains albums. Il y a entre autres、euh, Twisted Sister qui ont、mm. réenregistré、euh, Stay Hungry.、Euh, les simplement sex... pour retrouver. leurs、euh, Exactement. Les Sex Pistols aussi pour、euh, le, le, le jeu Guitar Hero. Euh, dans la troisième édition du jeu, il y avait、euh, je pense il y a une, un pièce, de, il y a une、ouais. pièce des Sex Pistons.、Ouais, c'est un hero. C'est dans Facile. <rire> c'est dans les ouais, pièces. Ça, faciles. Ça, ça doit être même, <rire>、euh, oui. tu sais, c'est ultra débutant.、Oh, oui, exactement. Et、euh, ils ont réenregistré, d e q u o i c'est a r n a q u in the UK,、euh, justement pour éviter d'avoir à payer des droits à IMI.、Euh, non e n pas IMI, mais Malcolm McLaren.、Mm -hmm. et l e s ont d i s que. Hey, là, je suis e s t o m a c é Les Sex Pistols <rire> sur Guitar Hero. S'il y a quelque chose qui ne fit pas, là... Guitar Hero, non, Sex Pistols.、Vrai. Quand j'ai vu ça, j'ai eu la même réaction, en effet. <rire> Ce qui nous amène par la suite en 1981 avec justement la disparition.、Ah, non, non, pas encore la disparition, mais un des plus grands guitar h e r o quand même, Frank Zappa, qui a p p r e、euh, n d qu'il a malheureusement un cancer de la prostate. Oui, mais ça n'a pas été long. oui. Ça,、euh... ça a pris deux ans, en fait. Donc, ah, tant que ça? Oui, il me, me semble, il d é c é n é en 1950. J'ai, j'ai vu,、euh, sur YouTube, on retrouve une, une entrevue, la dernière entrevue importante que Frank Zappa a accordée, euh, avec euh, une, je pense que c'est une animatrice de ABC. j e s t pas s û en tout cas,、mm -hmm. c'est un réseau majeur、ouais. américain, et puis, hey, il est méconnaissable, là, physiquement,、oh, ouais, ouais. et puis, u h Euh, très réaliste, très serein, je i Il s'est mis à composer uniquement la musique classique quand il a appris,、euh, q u il r e s t a i t peu de temps, dans le fond. i、ouais. euh, Et, euh, il, a, il a, entre autres, enregistré Yellow Shark, qui a été un de ses, ses grands succès classiques.、Mm -hmm. euh, de, des bonnes compositions dans le monde.、Ouais. Il était respecté dans le monde de la musique contemporaine.、Ben、absolument. C'est un, un, génie. <rire>、euh, tu sais que ça faisait des années, qu'il c o n s u l t a i t les médecins, qu'il disait qu'il y avait des, des problèmes. Et puis,、euh, il ne trouvait jamais rien.、Mm -hmm. Et puis, comme ça, tout d'un coup, après toutes ces années-là, on lui apprenait qu'elle c a n c e r d e la prostate. Alors,、euh, il avait l'air,、euh, sans dire, furieux.、Hein. Ah, euh, avec euh, toutes les raisons du monde,、ouais. en effet. En 1995, c'est Alice and Chains qui lance leur album Harmonium sur CD et cassette. L'album avait été lancé préalablement en vinyle seulement le 31 octobre.、Mm. c é t a i t une adaptation,、euh, ce qui s'est fait,、euh, ça, par la suite. Ça, Mais, ça, ça me surprend qu'ils、euh, aient encore sorti des véniles à ce m o m e n t l En 95, a l o Ça, c'était l'album, h、euh, o m o n y m e avec,、euh, le chien à t r o ouais. Ouais. ouais. ouais. Donc, c'est, c e un peu,、euh, mais je me, je me dis, ça a été peut-être dans les derniers aussi qui ont été faits dans ce, dans ce temps-là, dans cette période de 10 à 15 oui, ça ans, ça où、est. on faisait plus de véniles. Oui, ça, ça me surprend beaucoup parce qu'il me semble que les véniles, ça a disparu pas mal, euh, depuis que 90, là.、Euh... Ah, peut-être que les membres d'Alison Chang étaient des fans.、Euh, oui. de, de ce、oui. médium. Des hommes de beau goût. Oui, exactement. <rire> ce qui nous amène par la suite à, à l'année 2003, alors que David g i l m o u r le guitariste de Pink Floyd, est nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. probablement à cause de ses, e、euh, u oeuvres, h、euh, u m a n i t a i r e、euh, s、euh, c'est un, c'est un philanthrope. Toi, oui, euh, oui. Euh, David Gilmore,、euh, lui, il dit, j'ai tellement fait d'argent dans ma vie, je réussirai jamais à dépenser ça, euh, euh, ni moi, ni ma famille. Alors, euh, euh, il en fait profiter,、euh, les, les, moins bien d'anti. s t r è s noble. Oui, p a r fait.、Noble. Ce qui nous amène à la, la journée du 8 novembre, oui, dans cette semaine d'éphéméride, et ce qui nous amène à l'année 1945, d'ailleurs, avec la naissance de Don Murray, batteur des Turtles. Oui.、Euh, je, je, je remarque, je remarque qu'il qu y a beaucoup de, de naissances、ouais. en ce mois des morts, o u Oui, en effet. Une, <rire>、euh, un baby boom、oui. euh, du côté、euh, du, du monde du rock.、Mm. C'est également en 1946 la naissance de Roy Wood, membre de Electric Light Orchestra. Ouais, pour un seul album, par contre. Ouais. C'est、ouais. un membre important parce qu'il a donné la direction musicale,、euh, mais il a quitté après. p u i s i l est parti en solo. Il y a eu quand même assez de succès, e、euh, n Angleterre, je dirais, Roy Wood, assez connu, dans les années 70, mais,、euh, aucun succès ici en Amérique du Nord. C'était très particulier, il se maquillait, puis,、euh, de façon,、euh, très, très bizarroïde. Il reprenait un peu,、euh, il poursuivait, je dirais, les expérimentations musicales des Beatles de l'époque de I Am No Walrus. a i s a i s ouais. e u il y a des trucs pas si mal, là, mais c'est rien pour,、euh, pour se jeter,、euh, par la fenêtre. Non. <rire> o k、okay, c'est bon, hein. <rire> En 1961, cette fois-ci, Brian Epstein appelle le club de Cavern afin d'obtenir les billets pour le prochain concert de, de, de certains groupes qui s'appelaient les Beatles. Oui. Bonne idée. Oui, très, très bonne idée. Bonne idée. q C'est un exemple où la curiosité, e、euh, u a été vraiment très bonne.、Elle、a été payante, o n t r o u v e En 1968, Cynthia Powell Lennon obtient、euh, le divorce de John Lennon. Ils ont été mariés six ans. Six ans de malheur. Oui, très malheureux.、Mm. En 1970, Jim Morrison enregistre certains de ses poèmes s e u l dans un studio de Los Angeles.、Euh, les autres musiciens, les Doors, vont mettre poème, ses poèmes en musique en 1978 pour l'album An American Prayer. Oui, c'est un, un bon album, ça. J'ai jamais écouté. Non. Il faudrait、euh, ben, c est, c est que j'écoute. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, tu, tu sais, Jim Morrison, pour son 26e ou 27e anniversaire, on, on lui avait permis d'utiliser les studios e l e k t r a pour, e n r e g i s t r e r ses poèmes. Et puis,、mm -hmm. euh, il avait passé la journée, comme ça, enregistrer des poèmes, en saoulant. À la fin,、euh, il est devenu plus cohérent. m a i b les Doors, ont, ce sont les Doors, les trois survivants des Doors se sont souvenus de ça. Et ils ont pris ses poèmes,、euh, les plus intéressants, les plus beaux. Et ils, l e sont mis en musique, si on veut. Alors, c'est un accompagnement musical derrière la voix de Jim. Et il y a des bons résultats. The Go Song, entre autres, est très bonne. Ah, le f l o que non, ça, ça vaut vraiment la peine, de, de, de, si on est un fan des Doors t、oui, si on est、ça. un fan aussi de la, la très belle voix de Jim Morrison, ça vaut la peine. Ah, bien, je vais, je, vais, je vais y donner une chance. En 1971, Paul McCartney tient une tête, tient plutôt une fête au London Empire Ballroom pour célébrer la naissance de son nouveau groupe, Wings. Oui. Très bonne idée. <rire> en 1975.、Ah, on ne d i t pas s'ils ont joué, par contre.、Euh, on ne sait pas. Je suppose que, que oui. Oui,、oh, i、oui. j'imagine、oui. que oui. En 1975, cette fois-ci, Elton John devient le parrain de s e a n l e n n o n le fils de John et Yoko. Ah, ben oui, il était très proche, John et Yoko. Ah, oui, à cette époque-là,、oui. en effet. Et pour terminer cette journée du 8 novembre,、eh、bien, en 1986, c'est le premier concert de Metallica avec leur nouveau bassiste, Jason Newstead. Oui. Il venait de remplacer Cliff Burton,、mm -hmm. qui venait de décéder. Ça s'est fait très vite, i、euh, oh, l est、oui. décédé en octobre. On l'a remplacé par Jason.、Euh, malheureusement, on n'a jamais su l'intégrer、euh, très bien. Non, c'est ça. C'est、euh, jamais considéré comme、euh, n m On, on e l'a jamais entendu. Dans, dans le、non. sens où les, la basse est tellement à p a u l i n s le mix, qu'on n'entend pas ce qu'il joue.、Euh, en spectacle, par contre, on lui permettait de chanter、euh, Des, des bouts de pièces. Oui, oui, oui. Dont la pièce qu'on va aller écouter tout de suite. Creeping Death Metallica. <rire> vous êtes à l'émission Rock Classique sur les zones de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock et du métal comme ça à Trois-Rivières. Et le matin, <rire> c'est vous, 89 FM. Avec、euh, la pièce éponyme tirée de l'album éponyme de 1980. Euh, une pièce, euh, avec laquelle ils terminent toujours leur concert,、hein? Ah oui?、Ouais. Ah, e n fait, c'est une espèce de pantomime, i l s terminent leur concert avec la pièce Iron Maiden, mais ils reviennent toujours pour trois ou quatre chansons. J'ai bien compris ça, cette, e u、euh, cette façon de faire bizarroïde. e、euh, t、euh, juste avant ça, on a entendu Metallica avec,、euh, Creeping Death. C'est un de leurs classiques tirés de leur、euh, non moins classique deuxième album. C'est un de leurs meilleurs albums en carrière.、Euh, Ride the Lightning de 1984. Et,、euh, la raison pour laquelle je l'ai passé, c'est qu'en spectacle, Jason Newsom chante、euh, la partie du milieu. Oui, en effet. Oui. Mais, e u、euh, en fait, il a hurlé plus qu'il a chanté. <rire>、euh, parce que, bah,、bon, il n'y a pas de nouveau exprès. C'est pas un chanteur, mais c'est un, un screamer. Ouais. C'est, c'est, c'est, c o r r e c t Vous êtes à l'émission réclassique en compagnie de Monsieur Simon f i t z b y et de moi-même, Alain Leferre, émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. On en est maintenant aux éphémérides du, du, du, du, du. 9 novembre. Oui, 9 novembre. Oui. Et nous débutons en 1941 avec la naissance de Tom Fogerty, qui ouvre cette journée du 9 novembre. d o n t on a parlé,、euh, ben, a pas vraiment parlé, mais c'était son frère, là,、mm -hmm. John,、euh, Tom, lui, malheureusement, il est décédé,、euh, ouais. il y a plusieurs, plusieurs années. b e je、mm -hmm. me demande s'il n'est pas décédé,、euh, dans les années 70. C'est bien possible. Il était assez、hein. jeune, il était atteint d'un cancer, malheureusement. C'est fort probable. <rire> il avait quitté le groupe vers la fin. Il restait juste son frère, John, et e、euh, u、ouais, ouais, ouais, et Stukook, le batteur et le bassiste, là, et,、euh, Tom ne s'entendait plus très bien avec, euh, avec le, son frère.、Mm -hmm. <rire> En 1954, c'est la naissance de Dennis Stratton, bien sûr, guitariste d'Iron Maiden. Oui, qui a, qu a joué seulement sur le premier、euh, disque d'Iron Maiden. C'est la raison pour laquelle j'ai passé cette pièce. Très bonne pièce. En 1960, Ray Charles est au numéro un du palmarès avec Georgia on my mind. Oui. Très bonne pièce.、Mm -hmm, qui est reprise entre autres par、euh, Offenbach. Oui. Dans les oui, années 70. Oui, exactement. On la retrouve sur、euh, la version.、Euh, Euh, comment on dit en français? Expanded version. Une version、euh, de luxe. Oui, on peut、oui. dire ça comme ça. De, de, de Offenbach en fusion. Oui, oui. oui, en effet. En 1961, Brian Epstein arrive à mettre finalement les pieds dans The Cavern pour voir les Beatles. Ah, ben ah, Oui,、justement. il s'était fait inviter la veille ou la veille.、Oui. Euh, ou, inviter ou. En fait, il a voulu des billets. avoir il a acheté oui, des achetés p o u i être là. Oui. Et ce qu'il a vu, il l'a aimé, et puis、euh, ça a changé sa vie et la vie de millions de personnes Alors, depuis.、Ouais, C'est、ouais. vraiment la clé de tout, de, de, de, de, de tout ce qui est arrivé. Quelle par la suite. belle histoire, quand même. Oui.、Ouais. En、oh, 1963, Louis Louis est lancé par les Kingsmen. La pièce a été bannie dans plusieurs États américains. On suggérait que Louis Louis faisait allusion au sexe entre un marin et une jeune femme. <rire> Bizarrement.、Okay. Euh, C'est、euh, donc une reprise de Richard Berry and the Pharos qui ont été les premiers à enregistrer、ouais, cette pièce-là. u e f a m o u s t h u n d e r b i r d s aussi. On t p a s e n r e g i s t r é il me semble. Pas, pas après ou avant? Peut-être plus avant, après, je pense. Ah, Peut-être avant. Peut Ça, c'est bien possible.、On、faudrait qu'on vérifie. Il me semble que les f a b u l o u s Thunderbirds aussi ont repris Louis, Louis.、Oh, écoute, c'était repris tellement souvent.、Ouais, Ma version préférée, c'est celle de Motorhead. u n e version,、euh, ouais, une version spéciale, un peu. En 1966, eh bien, John Lennon a droit à une visite privée de l'exposition de Yoko Ono à la galerie Indica et rencontre l'artiste pour la première fois. Yoko Ono affirme ne jamais avoir entendu parler du Beatle s à l'époque. e l l、ouais, e devait habiter dans une caverne、euh, ouais, C'est faux. Tout le monde, tout le monde savait qui était John Lennon et...、Euh, Une、du moins,、raisons. du moins, il avait entendu des, parler des b e a t l e s Ben oui,、ça. oui, oui, exactement. C'est une tsunami nerve. Oui, oui. C'est une hipster avant le temps. Ça, ça, elle n'a pas changé. Elle a toujours été très t r è s s n a b l e et ça irritait beaucoup de monde, hein, Oh oui,、ça. ben oui, ben oui, carrément. Parce que t'avais un, un type comme Paul McCartney, qui était un type、euh, vraiment avant-gardiste,、euh, tu sais, très, très、euh, à la fine pointe de tout ce qui sortait,、euh, très intéressé, très cultivé aussi à ce moment-là. Et puis,、euh, ça, c'est vraiment, ça lui tombait sur les nerfs.、Là. Oh oui, carrément. En、uh, 1967, uh, David Crosby quitte The Birds. Il allait former Crosby, Stills, Nash,、uh, Stills a n Nash, plutôt, l'année suivante. Et、uh, par la suite, Crosby, Stills, Nash et Young. o、oui. n se, se, demande s'il,、euh, s'il a quitté ou s'il s'est fait mettre à la porte, hein, parce que les, les relations étaient assez orageuses. avec、oui, David spendu, Crosby et, et Roger McGuinn. En effet. D'ailleurs, si tu,、euh, si tu écoutes la version remasterisée de l'album Nother's Bird Brothers,、euh, à la fin, en, en bonus, il y a une, une prise de bec assez,、euh, a s s e CV Metal、euh, ah oui? entre、euh, David Crosby et les autres romans des Birds. <rire> c'est vraiment. C'est comique quand tu écoutes ça, mais ça devait vraiment être malsain.、Ah, je... <rire> lorsque ça s'est produit. <rire> eh b e n je veux voir ça, en effet, je veux entendre ça. En、euh, 1967, c'est la première parution du Rolling Stone magazine et c'est John Lennon qui faisait la couverture.、Hein? Oui, tout à fait. Ça a toujours été le chouchou du magazine Rolling Stone. Hum、mm、hum. Et tu vois, on se demandait si c'était David Crosby qui avait quitté ou,、euh, s'il si s'était fait mettre à la porte des Birds. Et on est également dans cette, cette même journée d é p h é m r i d a n s 1967, Roger McGuinn qui met David Crosby à la porte des Birds. <rire> donc c'était, e n t e n d u C'était entendu, en effet. <rire> tu t'en vas, donc je quitte. <rire> c'est ça. <rire> En、uh, 1969, uh, Rod Stewart uh, lance, uh, An Old Raincoat, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. C'est、oui. son premier album solo qui porte le nom très simple de Rod Stewart Album、oui. aux États-Unis. C'est ça, c'est le, les mêmes chansons, mais c'est pas la même pochette non plus. Non, la pochette est assez banale、euh, de la version américaine, alors que En Angleterre, on voit une espèce de, de, de vieux monsieur avec un, un manteau de puits qui court après les enfants. <rire> c'est très étrange. Ouais, c'est un peu spécial. <rire> j a e t ê t r e bien、pochette. fait de changer de nom, <rire> surtout la pochette. En 1973, Cat Stevens fait sa première apparition nationale aux États-Unis dans le cadre de l'émission ABC in Concert. Et Kat、um, Stevens, qui était à ce moment-là、euh, très très populaire, o u il a e m e n t c o n n u r e disque un peu partout, beaucoup au Québec. Oui, il a connu un succès incroyable au Québec.、Mm. En 1977, à cause du grand succès remporté par leur album homonyme, le disque Mystery,、euh, Mystery to, to Me oui, oui. de Fleetwood Mac devient disque d'or. Oui, il faut dire qu'il y a une très bonne pièce là-dessus, un classique qui s'appelle Hypnotized.、Mm -hmm, en effet. Il y avait également, en 1973, Billy Joel qui lance Piano Man. Yes!、Oui, c'est extrêmement moins... rock. Ah, aïe, ça, c'est vraiment pas très bon,、oui, euh... c'est tellement cucu, hein, ça, Assez, assez ordinaire, en、oui. effet. Un classique des piano bars. Ouais, a e c、oh, e qu'il y a encore des piano bars de nos jours. il、euh, y, y en a un à Joliette, c'est、ah, de l'apéro. J'ai、ah, oui. jamais allé, par contre.、Ah. C'est un petit bar, tranquille. Mm. Mm. En、oh, 1974, b a c k m a n Turner Overdrive obtient un numéro un au palmarès avec free, free willin, oui.、Oh, okay. Bizarre. Ah oui? Oui. <rire> C'est pas, pas, pas une pièce fantastique. C'est pas une pièce mémorable, les m i s C'est à l'époque. En 1996, cette fois-ci, b o b Dylan accorde les droits de la pièce The Time They Are a Changing à la Banque de Montréal pour une campagne publicitaire.、Oh, ça, ça, ça aussi, c'est très, très d o u C'est très, très discutable. Ouais, ouais. Et pour terminer cette journée,、euh, de, de, du, 9 novembre, oui, non, c'est cette semaine d'éphéméride, eh bien, en 1999, la Recording Association of America déclare que l'album des plus grands succès des Eagles, de 1971 à 1975, est l'album le plus vendu du 20e siècle. Et le simple Delton John,、the、Candle in the Wind,、euh, qui a été lancé en 1997, est nommé meilleur simple, donc, de,、euh, la, la, de, de du siècle. p、mm. u e u n'importe quoi. Oui, C'est là qu'on voit que le succès populaire n'est、euh, pas la, nécessairement la... avec、euh, la grandeur artistique. Il、bon, faut, faut aussi questionner la, la Recording Association of America, qui, qui, qui est une bande d'imbéciles. <rire> <rire> Sur mon, mon humble avis, c'est des gens que, que je ne pourrais jamais respecter.、Okay. qui nous amène au 10 novembre. Oui, au 10 novembre.、Euh, donc, il nous débutait en 1947 avec la naissance de Glenn Buxton, le guitariste d'Alice Cooper. Oui, qui est décédé il y a、euh, quand même plusieurs années. Oui, oui. En fait. On en a parlé la semaine dernière parce que、euh, c'est quelqu'un qui a vécu,、euh, qui a eu un mode de vie sex, rocks, and rock'n'roll a、mm、d -hmm. euh, jusqu'à la fin. i o u l était pas vieux quand il est décédé. Il était dans, je d r a i s au début de la cinquantaine, mais、euh, il était, était m a g n i f i q u e Oui, c'est comme on dit, il a vécu le rêve. Ah, oui. En 1948. Hey, vos c a u c h e m a r Il faut, poser, faut <rire> se poser la question, en effet. En 1948,、eh、c'est la naissance de Greg Lake qui célèbre ses 64 ans cette semaine.、Oui. En 1960, Greg Allman reçoit une guitare pour ses 13 ans. Et ça, ça a changé sa vie. Oui, en、euh, effet. Il Pour、euh, aussi les millions du h a u s Exactement. Qui a p p r é c i e beaucoup Diamond、euh, Brothers Band, qui est un groupe pas très connu ici au Québec,、euh, mm. mais、euh, il m a n q u e ç o i t beaucoup. Il m'en r e ç o i s beaucoup. surtout dans les années 70, c'était très gros.、Ouais. En 1965, les Rolling Stones sont au numéro 1 du palmarès avec Get Off My Cloud. Très bonne pièce. En effet.、Ouais. Excellente pièce.、Ça. Avec, euh, euh, avec un, une partition de, de batterie t o u f et mémorable.、Mm, oh, oui, oui, oui. En 1966, les journaux britanniques annoncent au public que les Beatles ne comptent plus faire le concert. Donc, les fans avaient entendu ça entre les branches. Ça d e a t l e une a s Et,、euh, ils se o n t、euh, ils se sont massés devant l'appartement de Brian Epstein pour dire non, non, pitié. <rire> la presse l'a annoncé. c e p r o b l è m e parce qu'ils ont vu les fans faire ça. Ça a, a propulsé la nouvelle, ouais. Ouais, en effet. Donc, les journaux étaient en retard sur la nouvelle. Il <rire> <rire> Faut dire que, Eux, ils ont pris la décision entre eux, les Beatles, mais ils ne l'ont pas,、euh, pas annoncé. non, non c'est ça, exactement.、Ouais, c'est venu par la suite. En、euh, 1967, cette fois-ci, les Moody Blues lancent Night in White Satin,、mm. une, une des plus belles pièces, un des plus beaux slow, on pourrait dire,、oh, de、oui, certaine façon. u n e des plus belles b a l a d e s Souvent, quand on dit b a l a d e c'est péjoratif. Ah mais,、oh, euh, mais celle-là.、Euh, euh, est... Disons, une, une des plus belles chasseurs d'abourg de tous les temps. Ouais,、oh, oui, vraiment, vraiment. En 1974, The Backman Turner Overdrive est au numéro un du palmarès avec You ain't seen nothing. Yet. Ah, ben oui, ça, c'est un vrai classique. Ça, c'est un vrai classique, en effet. En 1992, Axel Rose se retrouve, est retrouvé coupable, oui, de dommages et intérêts alors que Guns N' Roses se donnait un concert à Mayland, en Floride. Il a été condam... oui, Maryland, plutôt, en Floride. Il a été condamné à deux ans de probation et 50 000 dollars à donner à des organismes de charité. Qu'est-ce、euh, qu'il avait fait, cette fois-là? Ah,、oh, il a dû ouais, frapper quelqu'un.、Ouais. Ou, euh... Il en a fait tellement des liaiseries,、oh, e <rire> C'est incroyable. Ça, ça, ça en est <rire> un imbécile. Mais sais-tu, qui... ah oui, c'est certifié à part ça, s i t u je regarde, là, e、euh, n 1974, ok? Ouais. Le, le 9 novembre 1974, BTO obtient un numéro 1 au Palmarès avec Free Willin. g Et par la Et suite, 10, il y a un signe à des... Ouais, je u r o i s C'est probablement une confusion qu'il y a eu au niveau des,、euh, des, mmh. des grands maîtres des é p h é m é r i <rire> d e s d e qui? J'ai obtenu、euh, le document. Faudra, faudra le rectifier. <rire> finalement, pour le dernier éphéméride du 6 novembre. 20 ans après le succès de BTO en 1994, Jimmy Page et Robert Plant jouent Star Wars Weaven pour, et ouvrir les guillemets, la dernière fois, fermer les guillemets, dans le cadre d'une émission de télé japonaise. Tu vois, ça, je savais pas ça, par contre, parce que j'étais convaincu que Euh, lorsque Page et Plan sont revenus ensemble, c é t a i t entendu, Plan ne voulait plus jamais jouer Stay Away to Heaven. <rire> et puis là, je vois qu'ils l'ont joué à la télé japonaise.、Mm -hmm. Parce que tu sais, j'ai vu, je les ai vus en spectacle en 95 au Forum. Et puis,、euh, um, à, à un certain moment donné, Jimmy Page a commencé les arpèges de Stay Away to Heaven, mais à la fin de la pièce,、uh, Babe, I'm Gonna Leave You. Et là, ça avait soulevé l'enthousiasme、euh, du, du, du Forum, de, de, de l'assistant, sauf que, e Plant n'est pas venu d a c h a n t e r il a dit, c'est pas une joke. a o r mais, c'est juste ça être l'un d'œil, mais tout le monde, du moins les vrais fans de l e d i e y Plant, les gens sérieux, savent que Plant aime pas tellement. Non, c'est compréhensible, mais en même temps, c'est, c'est, c'est, Ah, c'est dommage, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tu sais, Plant n'est pas un vrai rocker, h e n Non, c'est ça. Il est plus intéressé maintenant à chanter, Euh, de, la country ou d u folk,、euh, que, que, faire ces pièces,、euh, pour que, que, les gens aimeraient tant entendre, c'est,、euh, c o n t r a i r e d'un type comme Lemmy ou Alice Cooper qui sont fiers de, l e u r r r c a i è r e d'interpréter ces pièces pour lesquelles ils sont de, avec lesquelles ils sont devenus célèbres.、Euh, Plan, c'est pas ça du tout. Ah,、oh, c'est, c'est malheureux, mais bon.、Euh, faut, ah, bon. Faut, faut, faut. On respecte, et de toute façon, je l'ai dit souvent, je pense que c'est mieux de laisser sans mort le diable, p、ouais, parce、ouais. qu'on serait juste déçu. Ah, exactement. Tandis qu'on n'est jamais déçu d'Alice Cooper. Exactement. <rire> oui, ça, c'est très vrai. <rire> et ce qui nous amène à la dernière journée de cette semaine d'éphéméride, le 11 novembre, et nous débutons en 1944 avec la naissance de Chris Dreyer des Yardbirds. Mm-hm. Et nous avons également une autre naissance, celle de Vince Martel, guitariste de Vanilla Fudge, qui lui est né en 1945. Par la suite, en 1957, Buddy Holly lance le simple Peggy Sue, qui a été vraiment un de ses plus grands succès en carrière、ouais. avec les Crickets. C'est c l a s s i q u e、oh, une、ouais. des pièces les plus mémorables de,、mm -hmm. de Buddy. En 1963, les Beatles doivent se costumer en policier afin d'échapper à une foule en délire après <rire> un concert à b i r m i n g h a m il est obligé d'avoir un c o u r à o u t o u t e s sortes de stratagèmes. Stratagèmes assez inventifs.、Ouais. Il arrivait avec、euh, plusieurs limousines, là, tu sais, pour、euh, mélanger les fans. Alors,、euh, il arrivait avec une limousine avec personne dedans, là. Et là, les fans attaquaient la voiture <rire> pendant qu'ils s'en allaient avec、euh, une autre voiture banale, C'est spécial.、Euh, C'est très spécial. <rire> En 1965, c'est la première apparition sur scène du Velvet Underground à l'occasion d'un bal de secondaire. Donc,、euh, première ah, ah, formation、okay. de Louis. Curieux, de, curieux début, là. Ouais, en effet.、Euh, finalement, s'en sont bien sortis. Ils se sont fait reconnaître par la suite.、Là. Ouais, mais il reste que c'est un groupe qui est resté,、oh, oui, underground.、Wow. <rire> qui est très, très estimé par,、euh, par les critiques. Mais pas de succès populaire, pas auprès de, du non, public、euh, qui ne les, les a jamais,、euh, ils les jamais adoptés, disons. En effet. En 1969, Jim Morrison est emprisonné pour avoir interféré avec、euh, le déroulement d'un vol intercontinental et ivresse publique. Les charges retenues contre lui furent abandonnées par、oui. la suite. Il s e m b l e t i l qu'il a rencontré les plaignants, les hôtels de l'air et les pilotes et il les a charmés par la suite、ah, et、allez. puis on a décidé d'abandonner comme ça. Parce que ça peut être un crime assez grave.、Oh, oui, on peut être empêché de voler. Euh, oui. Moi-même,、euh, faire des, des prisons h、oh, euh, oui, oui. facilement. En 1970, Plastic o n o Band est lancé par John Lennon. <coughs> Un album du même nom fut lancé par Yoko No le même jour. Oui, c'est très dur de les différencier. En fait, la, la façon euh, euh, la plus simple, je dirais, c'est de regarder le verso. Parce que l'album de John, eh b il e n i y a une photo de John enfant, alors que l'album de Yoko, il y a une photo d'elle enfant.、Ah, oui. euh, on l'a surnommé, cet album, l'album confessionnel, hein, parce que、euh, John e s s a y a de, de, de, de, de guérir ses b i b i t e s en subissant, est-ce qu'on peut dire subir, en tout cas en suivant、euh, le fameux traitement le, du g i é r e primal le, du docteur euh, Arthur euh, Yanov. Alors,、euh, cet album-là, c'est un. un Une espèce de confessionnal et d e cri du corps. Ouais, une thérapie. o、ouais, Un u album thérapeutique. Mm -hmm. mm. Par la suite, en 1970, Bob Dylan publie Tarantula, son premier livre. Okay, je n'en ai jamais lu, malheureusement. Moi non plus. J'aime le titre, par contre. Oui, c'est bien. Ça me rappelle un film de série B des années 50 où il y a une tarantule géante qui terrorise une ville du Texas, c'est、mm -hmm. que je trouve très drôle. Ha ha ha ha! En、uh, 1972, c'est le décès de Barry Oakley, des Allman Brothers, dans un accident de motocyclette, pas très loin, en plus. C'est、euh, ça. On、euh, en a parlé、ouais. la semaine dernière, hein, parce que,、euh, presque un an, jour pour jour,、euh, auparavant, eh bien, Dwayne Allman s'est tué,、euh, de la même façon et、ouais. presque au même endroit, toujours en moto. Exactement. Et nous terminons cette semaine d'éphéméride s du 5 au 11 novembre en 1976, alors q u i kiss, c'est le lance. Rock'n'Roll All Over. Non, c'est Over. Rock'n'Roll rock Over. over.、Ah. Oui, oui, oui. C'est, <rire> euh, c s t c s c'est, avec le recul, c'est devenu un des albums classiques de kiss. mais je dirais que c'est moins bon des, des six premiers albums、ah, du、ouais. studio. Euh, moins, u、euh, un peu, un peu inégal.、Là. j é c o u t e rarement Rock'n'Roll Over,、mmh. j'avoue, je, je préfère, je préfère Love Gun, dans les trois qu'ils ont fait après à live, là, Je préfère Love Gun à、uh, Rock'n'Roll Over. Mmh. Mmh. Mmh. Mais c'est quand même bon.、Oh、oui, Et、oh oui, c'est un classique. <rire> Merci beaucoup, Simon. Merci.、Euh, je vous rappelle que Simon anime、euh, deux émissions,、euh, sur nos ondes,、euh, c'est-à-dire album classique. Ça, c'est v e n d r e d i à 10 h juste avant c l a s、ouais, s i q u e Et, il、euh, y a l'examen final avec le sympathique Maxime Tanguet. Ça, c'est les lundis à 13 h e x a c t e m e n t Et évidemment, il y a plein de reprises, hein, au cours de la programmation. Alors, je vous invite à aller consulter la programmation sur le site web de C'est Fou www.cfou.ca. Merci encore beaucoup, Simon.、Merci. Ça a é t é un immense plaisir encore une fois. Vous êtes à l'émission Classique, en compagnie d'Alain l a f f a v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et cette semaine, j'ai encore une fois plusieurs nouveautés à vous présenter à l'émission. Je vais vous,、euh, présenter. Je vais faire les critiques des nouveaux opus de Aerosmith, Graveyard, The Sword, ainsi que le nouvel opus des Finlandais,、euh, Winter Sun.、Euh, dans la chronique des Groups e Obscurs, je vais vous présenter un quatuor américain du début des années 70 du nom de Sudden Death. qui est un jouet tout à fait approprié comme ça, en ce mois des morts. e、euh, n plus de tout ça, je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album v é n é e Classique paru il y a exactement 30 ans ce mois-ci. Euh, b cet automne, plutôt, puisque c'est sorti en octobre, l'album Restless and Wild des Allemands acceptent. Et je vais vous parler,、euh, évidemment, du concert de Annal Natrak, qui avait lieu hier soir.、Euh, dans... pour le moment, on va y aller avec、euh, Un peu de hard rock, de blues rock. Dans un moment, on va entendre Fleetwood Mac et Van Halen. Mais tout de suite, on écoute Led Zeppelin. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m e l l e s m è r e s la seule diffusée du vrai rock à voir et bien. C'est fou! like that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 To God, I knew he'd understand. He said, Stick by me and I'll be your guiding hand. But, But don't, ask don't ask me what I think of you. you I might not give the answers that you, you, want you want me, me to. Me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 m m e Chantal Bouchard, professeure au département de langue et littérature française à l'Université McGill, présentera la conférence Méchante langue, portant sur la légitimité linguistique du français parlé au Québec. Elle expliquera entre autres pourquoi le français parlé au Québec n'a pas le prestige accordé généralement à la langue française. L'événement se tiendra le 15 novembre prochain à midi au 10.02 Pavillon Ringuet. C'était votre capsule InfoCampus.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 Just said. He said, Nah,、no, I'm starting t box with God. Learn these words instead. Go to the reflecting. My advice is free. There's a trick to Christian values, a n it's compulsory. Stay frosty. That's what the preacher man said. Stay frosty. His words don't bracket in my head. Can't control your future, can't control your friends. In a world without end. Stay frosty. I've been to p e For as heavy with the sands of time, he made me see. Same as k a b b a l a h d i d but for you it's free. God guides us on our journey, but careful with those feet. Stay frosty, in a world without end. Stay frosty, like that ancient immortal said. Don't want him to make t y o u g o don't show him where it's y e t And that's just what I did. w a n t to be a m o n k you Gotta cook a whole lot of rice. Stay In a world without end. Work hard at this, my friend. Coast, where the folks who know about frostiness stay frostiest the most.、And、my brand new landlord proposed me a toast. <laughs> my West Coast toast. Stay frosty. c a n t i n like a man's h o s e n t h e s nothing you c n t h a d Flying wide, bars y o ramble. Trust in our lives.、But、tie up your camel. Thank、we'll、you. David Van Halen, Steve Frosty, morceau tiré de leur excellent, excellent dernier album, d a n s l e Kind of Truth, qui est paru plus tôt、euh, cette année. Il y a Aerosmith, qui ont sorti un nouvel album、euh, cette semaine, et、euh, est-ce qu'il est aussi bon? que le dernier Van h a l e n e t bien, c'est ce que je vais vous révéler cet après-midi au cours de l'émission un peu plus tard. Juste avant ça, on a entendu Fleetwood Mac avec un classique en spectacle. Oh, well. Ça, c'est paru à l'origine sur l'album Then Play Hun. Mais on a entendu une version en spectacle enregistrée à Boston au début des années 70.、Et、au début du b l o c on a entendu Led Zeppelin avec des Immigrant Songs. C'est le morceau qui ouvre le troisième album de Led Zepp e paru. 870 est t titulé tout simplement Led Zeppelin III. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un instant, on va entendre Cream et Johnny Winter avec un peu de, de blues, de blues rock. Mais tout de suite, on va y aller avec un classique du Jimi Hendrix Experience, un de leurs nombreux classiques. Little Wing. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Laisse la d i f f u s e du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 s t sa relecture de Good Morning Little Schoolgirl qu'on retrouve sur l'album en spectacle Johnny Winter End Live. Album classique paru en 1971. Et juste avant ça, on a entendu Cream avec b o r n Under Bad Signs. C'est tiré du troisième album de Cream, Wiz of Fire de 1968. Et au début du blog, on a entendu le Jimi Hendrix Experience avec Little Wing qui nous vient de leur deuxième disque, Axis Bold as Love de 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans cette veine blues rock. Dans un moment, on va entendre Can Heat. On va aussi entendre George t h r o g o o d and the Destroyers. Mais tout de suite, on écoute le trifle. Viens, Steve Hill.、You、gotta be strong and carry on. Vous êtes à l'antenne de la radio campus. La seule à diffuser du vrai blues à Trois-Rivières. C'est faux. 89 FM. Are you getting tired of being d o o m e Got you thinking you were born to lose life. Don't let nobody tell you when your time is t h r o u g h No need to worry, just keep on doing what you do. Getting pushed out time and time again.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 Campus est à la recherche de nouveaux talents. Vous avez des aptitudes en journalisme? Envoyez votre CV à l'adresse d g c f o c o i u q t a c a et spécifiez dans votre courriel le poste pour lequel vous désirez appliquer. Pour plus d'informations, visitez lezonecampus.ca. Je vous invite à Connaître Ensemble, une émission qui touche les couples, les femmes et les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, c o n n a t e n s e m b l e les mercredis après-midi de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou 8 9 <cười> On vous y attend! <t shepherd>. Melon, miel et choux, Bruxelles, m n soleil au t a journée. m、mm. ah, i m i m i m i m i m i m i m i m i m i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 Mm. Mm. Fou, I w a n e a s i f o l é o u t e r Sifu, a a story about the house in blue. I'm Home on Friday,、I、had to tell the landlady I done lost my job. She said, That don't confront me, long as I get my money next Friday. Now, next Friday, come, I didn't get the rent, and out the door I went. So I goes to the landlady. So, you let me slide. I have the rent for it o more than next, I don't know. So, she let me slide it on, you know, people. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for five years, she was so nice. Lord, she was lover deli. I come home one particular evening. The landlady said, You got the rent money yet? I said, No, can't find no job. l h e r e f o r e I ain't got no money to pay the rent. She said, I don't believe you r e try i n to find no job. s a i d I seen you today, you were standing on a corner, leaning up against a post. I said, But I'm tired. I've been walking all day. She said that don't confront me. Long as I get my money next Friday. Now, next Friday, I come out in that beret. And out the door, I w e n t So I go down the streets. Down to my good friend's house.、As、I said, Look, man. I'm outdoors, you know. Can I stay with you maybe a couple days? He said,、uh, Let me go and ask my wife. He come out of the house,、like、I could see in his face. I know there was no. He said,、uh, I don't know, man.、Uh, she kind of funny and you know? all. I said, I know. Everybody funny. Now you for that too. So I go back home. I tell the landlady, I got a job, I'm gonna pay the rent. She said, Yeah. I said, Oh, yeah. And then she was so nice. l o r d she would love it, love it. So I go in my room, pack up my things, and I go. I slip on out the back door. I'm down the street s、so、I go. She a、uh, hollering about the front r e n t she'll be lucky to get in the back r e n t She ain't gonna get none of it. So I stop in the local bar, you know, people. I go to the bar, I rent my coat, I call a bartender.、I'll、say, look, man, come down here. He got down there, so what you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon whiskey and scotch and gin.、I'm、gonna get high, man, I'm gonna get l i t t e t Give me a triple shot of that. Look mad. Come down here. So what you want? A, one bourbon, one spot, one beer. No, I ain't seen my baby since the night before last. Gotta get a drink, man, I'm gonna get gas. Gonna get high, man, I ain't had enough. Leave me a triple s h o t of that stuff. Gonna get drunk, won't you、so、listen right here? I want one bourbon, one s h o t a n d one beer, one bourbon. George r o o d and the Destroyers avec、euh, son classique、euh, One Bourbon, One Scotch, One Beer. En fait, sa relecture de ce classique、euh, du blues traditionnel s'est、euh, t i r é du premier album homonyme、oh, de George r o o d paru en 1977. Juste avant ça, on entendu Can Heed avec Future Blues. C'est la pièce-titre de cet album qui est sorti en 1970. Et au début du bloc, on entendu Steve Hill avec Gotta Be Strong and Carry On. Ça nous vient de son dernier album, Solo Recordings Volume 1. qui est paru au début de l'été dernier. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、Euh, dans le prochain bloc, on va rester un peu blues rock.、Euh, oui, puisqu'on va entendre t e Allman Brothers Band, on va aussi entendre Ten Years After, mais tout de suite, on écoute un morceau tiré du tout nouvel album de ZZ Top. got get to get paid ガッツとゲッツパイド。 Five l i g h e r s on my dressing, yes, i r You know I got to get paid. I got twenty five lighters on my、yes, you know twenty five folks. Gonna break the bank, but t w e n t five move. <laughs> I'm About to rip the suits with 25 flows. I got 25 light as well, don't you know?、Mm -hmm. 25 fly diamonds in my rain. 25 12s in the trunks to bang. Oh, long. Making moves, making 25 moves. Gonna knock. I've n e i v e w n i n e nine Seville. But、mm. <laughs> 25 lives on my dressing, listen. I got to get paid. I got 25 lives on my dressing, listen. <laughs> I'm And by 25 doors. Representing <laughs> for the d o o r s a n d holding 25 more. Seize it, n o n put 25 out the door. Hitting the hard, we gon' n a do it until 25 shows. 25 letters on my dresser, dresser. I got to get paid Come I'm 25 ladders on my dresser, yes sir I got to, got to get paid I'm 25 ladders on my dresser, yes sir I'd love to change the world, un classique tiré de leur album Space and Time de 1971. Et juste avant ça, on a entendu le a l m a n d Brothers Band avec Trouble No More, qui devient de leur premier album homonyme de 1969. Et au début du blog, on a entendu ZZ Top avec I Got to Get Paid. c'est tiré de leur tout nouvel album. C'est la pièce qui ouvre ce disque, la Futura, qui est parue il y a quelques semaines.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 Au moins une centaine de disques、euh, de critiques d'albums parus dans les douze derniers mois. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'aller écouter comme ça une ancienne émission, n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou tout simplement formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas, le site se trouve au www.raclassique.net. Dans le prochain bloc, on va y aller avec un, un peu de Rush ainsi qu'avec un artiste qui sera en spectacle. Dans、deux semaines à Montréal. Neil Young and Crazy Horse, oui aussi.、Euh, mais tout de suite, on va y aller avec une pièce t r a i s appropriée comme ça, ce mois de novembre, ce mois des morts.、Mm -hmm. La pièce Dead Flowers, vite à l'antenne de la radio de campus, la station des Mélaman,、euh, la seule diffusée du rock à toi, r s u n r e s i t e r i s i l s t e o s Dimension a n of lessive. s Ghost of a Chance, morceau tiré de l'album Roll the Bones de 1991 et juste avant ça, on a entendu Neil Young and Crazy h o r u e avec Cortez The Killer, c'est tiré du disque Zuma de 1975. Je vous rappelle que Neil Young, Crazy h o r s e seront en spectacle au Centre Belle dans deux semaines,、euh, vendredi, le 23 novembre. Au début du b l o c on a entendu les Rolling Stones avec、euh, Dead Flowers, une pièce à s a v e u r country, qu'on retrouve sur leur disque Sticky Fingers, un petit chef d'œuvre qui est paru en 1971. Ghost of a Chance, Cortez、euh, qu the Killer,、euh, Dead Flowers, petit bloc concept ici, mois de novembre, mois des morts. Je vais en avoir un autre petit bloc、euh, mois de novembre,、euh, tout à l'heure,、euh, mais en attendant, on va y aller avec un bloc,、euh, que je qualifierais d'automnal,、euh, puisqu'on va entendre, entre autres, dans ce bloc, s t e p h e n Wilson. On va aussi entendre tout de suite. On écoute Genesis. Blood on the rooftops. Vous êtes sur les o n d e s de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM, vous êtes à l'émission réclassique en compagnie d'Alain Lefebvre.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 Vers les Trois-Rivières! Eh,、hey, vous avez l'air de savoir où ça en va, capitaine? Ben oui, mon m o u s s o y o n La légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière s de micro-bassines québécoises, d'importation et de savoureux produits du terroir. m a i s si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 4 1 1 0 boulevard des Forges, Trois-Rivières. セフウ 89A Et Hollandais Focus avec Round Goes the Gossip. C'est la pièce qui ouvre leur troisième album, tout simplement intitulé Focus 3 par an 1972 et dont j'ai présenté une face complète du vinyle. Il y a quelques semaines, ici, à, à l'émission. En fait, la deuxième face. Et juste avant ça, on a entendu Steven Wilson avec、euh, The Form to Form a Star. Et ça, c'est une pièce tirée de ce fantastique album. C'est son deuxième album en solo, Grace for Drowning, qui est paru à l'automne 2011, il y a un an. Et、euh, au début du blog, on a entendu Genesis avec、euh, Blood on the Rooftops, pièce très très autonnale, tirée de ce tout aussi a u t o n n a l album Wind and Withering de 1976. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lafère, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un autre petit bloc, euh, concept, un、euh, bloc,、euh, mois de novembre, mois des morts. Dans un moment, on va entendre un t r a f i c avec la très belle Graveyard People et tout de suite, on écoute une reprise、euh, fantastique d'une pièce de Bruce Springsteen, Spirits in the Night.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 doodling night up Saturday for Well, Billy Slam m e d o n h i s coast e r breaks. Said anybody wanna go to Greasy Lake? It's a man out on the dark side of Route 88. I gotta find a m Out of his g o o s skin, c a p he said, t r y s o m e of this, it'll show you where you're at, or at least it'll help you to feel it. By the time we made it up to Greasy Lake, my head was out the window. Jane's fingers and the cake. I think I really dug her, I was too loose to face. I said, I'm hurt, she said, honey,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 C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Tall Witches Promise, morceau tiré de l'excellente compilation Living in the Past, parue en 1972, à l'automne 1972. Mais cette pièce-là est aussi sortie en 45 tours à la fin des années 60. C'est vraiment très bon. Et juste avant ça, on a entendu Traffic avec Graveyard People, très beau morceau tiré du dernier album qu'ils ont enregistré dans les années 70, When, When the Eagle Flies. C'est sorti en 1974. Et au début du blog, on a entendu Manfred Mann's Earth Band avec Spirits in the Night. Ça, ça vient de l'album Nightingales and Bombers de 1975. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser vendredi 16 novembre, vendredi prochain, Bob d y l a n sera au、euh, Centre b e l l avec Mark Knopfler en première partie. Mardi 20 novembre, les ou seront à leur tour au centre belle t le vendredi 23, Neil Young et Crazy Horse sera. à leur tour au Centre b e l l avec Patti Smith en première partie. Les 22, 23 et 24 novembre aura lieu le festival La Messe des Morts 2. Ça, ça se passe au Théâtre Plaza et au Catacombe. Bien sûr, il s'agit d'un festival de black metal pour les amateurs de black.、Euh, la grosse vedette de ce festival, c'est Ragnarok de Norvège. Il y a aussi Revenge du Canada, Black, Witch black Witchery. Euh, qui vient des États-Unis, Seth de France et MGLA de Pologne. Et finalement, le dernier、euh, gros événement metal de l'année aura lieu le samedi 15 décembre au Club Soda avec Elvite、euh, en vedette précédé de Wintersun et de v a r g Je vais parler de l'album de Wintersun, le deuxième et tout nouveau qui vient de paraître un peu plus tard dans l'émission.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 Dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter ma première nouveauté de cette semaine. Je vais vous présenter le tout nouvel album d'Aerosmith. Pour le moment, on en est、euh, venu à la chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vous parle d'un c o a t u e u r américain du début des années 70, du nom de Sudden Death, nom、euh, tout à fait approprié en ce mois des morts,、euh, groupe de Pasadena, en Californie, dont on sait très, très peu de choses. On sait même pas les, le, le nom au complet de tous les membres qu'on、euh, qu voit. Le, euh, le peu qu'on sait d'eux, c'est qu'il s'agissait à l'origine d'amis. q u i s e sont rencontrés dans une école secondaire et q u i pratiquaient dans un garage en, en se faisant la main, en reprenant des morceaux de Jimi Hendrix, des Doors, Blue Cheer et Cream. Par la suite, ils se sont mis à donner、euh, plein de spectacles un peu p a r t o u t en Californie, ce qui leur a apporté une certaine、euh, notoriété, une certaine renommée、euh, qui est cependant restée、euh, très underground. Ils ont attiré l'attention du producteur、euh, Kim Folley、euh, et ils ont enregistré un démo en moins de six heures dans un studio、euh, d'Hollywood au mois de mars 1972 pour les étiquettes Columbia et Epic. Musicalement, le groupe était un croisement entre Black Sabbath et Led Zeppelin. Black Sabbath pour la lourdeur et Led Zeppelin pour la voix.、Euh, malheureusement, les, les deux étiquettes ont rejeté le groupe et ils se sont séparés un an plus tard. Mais voilà que 22 ans après, en 1995, l'étiquette spécialisée Rockadelic a décidé de sortir ce démo sur CD et l'a intitulé e Suddenly Le CD a été présenté comme un album dans une pochette aux allures、euh, sataniques avec、euh, des enfants qui tiennent une croix derrière deux prêtres en noir et, et à l'allure inquiétante. Eux-mêmes sont、euh, debout derrière trois crânes、euh, posés par terre à l'avant-plan.、Euh, certains ont suggéré que la photo avait été prise en Amérique du Sud, possiblement dans une authentique euh, secte euh, satanique comme il y en a plusieurs là-bas.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 d'entendre un groupe extrêmement obscur du début des années 70, Sudden Death. On vient d'entendre deux des meilleures pièces qu'ils ont enregistrées au début de l'année 1972. On vient d'entendre la pièce Country Living, qui est une de leurs plus lourdes et tout à fait éloquentes de leurs i m i l i t u d e avec Black Sabbath. C'était précédé du morceau Road Back Home, qui évoque, lui, une mouvance à la Led Zeppelin. C'est rien d'original, mais il faut dire qu'au début des années Années 70, il y avait très peu de groupes de ce genre, malgré un grand engouement de la part du public pour le hard rock. Il y avait plus de demandes que, que d'offres. Comme je l'ai mentionné auparavant, le démo qu'ils ont enregistré pour les étiquettes Columbia et Epic ont été rejetés. Uh, il a été rejeté.、Uh, ils se sont séparés, donc, en 1973 et 22 ans plus tard, l'étiquette、uh, Rockadelic a sorti les démos sur CD dans un album intitulé Suddenly,、uh, ce qui fait que Sudden Death ont probablement eu plus d'attention depuis 15 ans que lors de leur existence,、uh, comme beaucoup d'autres groupes,、uh, d'ailleurs, qui ont été découverts après leur disparition et dont on reconnaît aujourd'hui leur valeur. Voilà qui complète cette petite présentation de Sudden Death. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là québécois des années 80. Je vais vous présenter le groupe DDT. C'est donc un rendez-vous. 14h25. Dans un moment, je vais vous présenter ma première nouveauté de cette semaine, le tout nouvel album d'Aerosmith, tout de suite après cette courte pause publicitaire.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 Mais tu sais, nous, qu'est-ce que tu veux comparer Je veux dire, tu sais, on peut pas dire, a h s tu s quoi, il y avait 14 cm e n t i è t r e s de profondeur, c'est、ah、énorme mon gars Faites comme moi et s y n t o n i s e z la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis de heure 7h le matin 7, et les samedis de midi. 2 Avec le Master Pack Series des Best o m s de Sifu, profitez de trois heures 2 de magnifiques 2 souvenirs 2 de nos émissions quotidiennes. C'est Fou. Pour l'écouter, C'est Fou 89A. Vous êtes à l'émission REC l a s s i q u e en compagnie d a l a i l e f e b v e une émission entièrement consacrée. au x racine s du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album d'un groupe américain absolument légendaire. Je vous parle du quintet de Boston, Aerosmith, qui vient de sortir son quinzième album studio seulement en plus de 40 ans de carrière. C'est leur premier disque studio depuis Honking on Bobo de 2004 et le premier de matériel original en 11 ans puisque le dernier remonte à 2001, l'album Just Push Play. qui représente, euh, avec, euh, la chanson I don't want to miss a thing, selon moi, le moment le plus bas de la carrière d'Aerosmith. Just Push Play était、euh, tellement mauvais que certains membres du groupe n'ont pas hésité à le ridiculiser en public au cours、euh, d'interviews. Un album à l'image de sa pochette,、euh, rose bonbon et jaune qu'étain. En e fait,、euh, après Just Push Play,、euh, ça s'est détérioré dans Aerosmith puisque certains membres trouvaient honteux que le groupe、euh, se soit perdu comme ça après avoir a été,、euh, longtemps, un vrai groupe de rock authentique, pur et dur. Il s était e n devenu s une espèce、euh, de, de formation AOR, corporate rock à la b o n j o v i、euh, ce qui est vraiment moche.、Euh, c'est fantastique pour les amateurs de musique commerciale, mais、euh, c'est mauvais pour les amateurs de vrai rock.、Euh, il y avait des pressions, semble-t-il, à l'intérieur d'Aerosmith pour qu'il s revienne n t à du、euh, rock authentique.、Euh, les derniers spectacles d'Aerosmith auxquels j'ai assisté dans les dernières années、euh, étaient encourageants i l semblaient s montrer un retour vers le rock au ou,、euh, les racines blues d'Aerosmith, puisqu'ils interprétaient majoritairement des trucs solides et non pas des cochonneries comme I don't want to miss a thing.、Euh, l'excellent spectacle qu'ils ont donné à Laval l'été dernier nous les avait montrés en très, très grande forme. Et surtout, surtout,、euh, l'annonce pour、euh, le nouveau disque du retour de Jack Douglas derrière la console.、Euh, Jack Douglas qui est le responsable, producteur responsable、euh, des plus grands albums d'Aerosmith dans les années 70. Eh bien, ça augurait d'un solide retour à la forme et au r o c k Donc,、euh, avec un titre comme Music from Another Dimension, on aurait pu penser que Aerosmith, on s'est dit, q u e l'affaire est dans le sac, Aerosmith a fait un retour dans le temps pour retrouver ce qui les a rendus célèbres. Et、eh、bien non,、euh, contrairement à plusieurs groupes de vétérans qui ont sorti des albums cette année et qui ont pris conscience de ce qu'ils sont de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils étaient devenus aussi,、euh, des gens qui ont pris la peine comme ça de faire une réflexion,、euh, de tenter de, de, retrouver ce qui en a fait des légendes vivantes comme Van Halen, Rush, Kiss et même z z Top,、euh, ils ont tenté, e、euh, t même réussi à recréer la flamme qui les a fait exploser, je dirais, dans les années 70,、euh, ça a fait que ces groupes-là ont réussi à faire dans certains cas, des, des, des, meilleurs albums de leur carrière, certains des meilleurs albums de leur carrière, du moins, e、euh, des meilleurs disques qu'ils ont sortis depuis des décennies,、euh, surtout dans le cas de Rush et Van Halen qui ont pondu chacun un chef-d'œuvre cette année.、Euh, Aerosmith eux aurait e n dû,、euh, aussi regarder et réécouter,、euh, leurs disques des années 70. Au lieu de ça, ils ont tout simplement repris la formule de leurs albums commerciaux des années 90 avec、euh, les résultats décevants qu'on imagine pour les amateurs, du moins pour les amateurs de vrai rock.、Euh, ça donne un, un, un disque corporate,、euh, pas mal bof avec,、euh, son lot de ballades insipides. Il y en a quatre, ce qui est tout à fait inacceptable de la part d'un des très grands groupes de rock de l'histoire. Et contrairement à Van Halen, Kiss, r u s h ZZ Top,、euh, Aerosmith ont, qui eux, c est, c est, ces, ces, groupes-là ont tout composé afin de, d a v o i r plein contrôle、euh, ce, sur leur musique. Eh bien, Aerosmith, eux, sont allés chercher des compositeurs extérieurs et, comme du ridicule, ils ont même fait appel à, à Diane Warren, la grande responsable de l'épouvantable navet I don't want to miss a thing.、Euh, cette pièce-là, c'est un peu le I just called to say I love you de Aerosmith. Euh, e、eh、bien, il est venu composer une, une ballade encore une fois. Et autre s e p u i i s d r euh, d ridicule, euh. s e e c o n d r Carrie Underwood, euh, McDonald est entrée dans la maison au moment où j'étais en train d'écouter ça. Elle a é t é surprise. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et elle avait parfaitement raison parce que c'est vraiment tout à fait de la merde que ce morceau qui est intitulé Can't Stop Loving You. C'est tout à fait indigne d'Aerosmith. s t e p h e n Tyler a u dû faire ça en solo et on aurait ri de lui en l'entendant, en faisant l'épicerie.、Euh, Joe Perry a aussi eu la très mauvaise idée de chanter deux morceaux sur le disque. Perry qui chante de, de plus en plus mal et dont la voix est de moins en supportable. moins Joe Perry, c'est le Keith Richards de Aerosmith. s a u f que Keith Richards a une bien plus belle voix que Perry, c'est tout dire.、Euh, par contre, C'est sûr qu'il y a, y a, y a, pas seulement du mauvais sur ce disque. Il y a aussi du bon. C'est Aerosmith, après tout. Et,、euh, ben, juste d'entendre le duo de guitare de Joe Perry et Brad Whitford, c'est un plaisir. Il y a des pièces qui sont,、euh, qui sont pas mal bonnes. Il y a Beautiful,、uh, Love a Lot,、uh, Street Jesus, Out Go the Light. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, ce disque. On va tout de suite、euh, aller écouter trois des meilleurs, des meilleurs extraits. Music from Another Dimension de Aerosmith. Vous êtes sur les zones de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à faire tourner du vrai rock à Toir s i v i è r c e c'est fou. 89 FM. There is nothing wrong with your perception of reality. Do not attempt to adjust the illusion. We control the harmonics. We control your emotions. We will move you to the left. We will move you to the right. We can reduce the volume to a whisper or increase it to a deafening roar. Now is the time to submit quietly. We control all you hear and feel. You are about to enter a great adventure and experience the awe and mystery from your ultimate fantasies to your deepest fears, from which you may never return. Vous êtes dans la dimension rock classique en compagnie d'Alain Lefebvre. On vient d'entendre trois extraits de leur、euh, tout nouvel album Music from Another Dimension. Il est sorti en magasin、euh, mardi dernier. On vient d'entendre Out Go the Lights, ce morceau dans la mouvance de Get the Let Out du d i s q u e Rocks.、Euh, Je dirais que c'est、euh, le plus joyeux et inspiré de cet album. Et juste avant, on a entendu la pièce、euh, Street Jesus,、euh, qui est probablement la plus,、euh, je dirais, éclatée de cet album,、euh, qui porte très mal son titre,、euh, Music from Another Dimension.、Euh, ça sonne pas bizarre ni nouveau. Euh, euh, en fait, c'est un album qui est plutôt conformiste. l'esthétisme corporate rock des années 90, si je puis dire.、Et、au début du b l o c on a entendu le morceau qui ouvre le disque Love x x X, dont l'introduction est en fait un clin d'œil à la série de téléculte des années 6 0 The Outer Limits, qui a été traduite en français par Au-delà du réel. C'est vraiment un album décevant. music from another dimension.、Euh, je lui ai donné une cote de 6,5 sur 10. Au début, j'ai pensé lui accorder 7 sur 10, mais les dernières écoutes、euh, m'ont convaincu、euh, qu'avec、euh, l'inclusion comme ça des quatre ballades moches et、euh, des deux chansons、euh, chantées par、euh, l'affreuse voix de Joe Perry, eh bien, ça faisait qu'on peut pas attribuer plus que 6,5. Mince consolation, c'est un disque moins moche et bien meilleur que Get a Grip et surtout、euh, Just Push Play、euh, qui vont rester les moments、euh, les plus bas、euh, de la carrière de ce quintet de Boston, mais,、euh, c'est une triste、euh, fin de carrière pour eux parce que, euh, il faut pas se leurrer, je pense pas q u à l'âge qu'ils ont, ils vont e ils vont en faire un autre album, e t、euh, malheureusement, je pense que,、euh, Music from Another Dimension, ça va être le dernier d'Aerosmith et ça, c'est vraiment dommage. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain l a f f r i r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aerosmith semble avoir oublié leurs racines de leur début. Mais、euh, à quel point ils étaient, ils savaient comment écrire des bons r o c k et des classiques dans les années 70. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de cette semaine d'un groupe qui n'était absolument pas né dans les années 70 et dont les membres sont dans la jeune vingtaine. Euh, mais ils ont une fascination musicale pour les années 70 et, et ils explorent、euh, les racines musicales du rock、euh, qui s'est fait à cette époque-là. Je vous parle du quatuor suédois Graveyard. Il vient tout juste de sortir leur nouveau troisième album studio intitulé Lights Out. C'est le même titre、euh, que l'album classique de UFO, mais ça n'a absolument rien à voir.、Euh, J'avais bien aimé、euh, le précédent disque de Graveyard, le très bon Ising e n Blues de 2011.、Euh, Graveyard, ils reprennent là où Cream et Black Sabbath ont exploré il y a quatre décennies. Ils font un hard rock authentique et pur à l'instar de Horizon et、euh, Witchcraft. t t s u u r o Ils sont à des années-lumière de ce que Aerosmith sont devenus. Ils sont inspirés, ils sont intègres.、Euh, C'est pas le meilleur album de rock du monde, mais il vaut le détour autrement plus que le dernier Aerosmith. Question de vous donner une idée de ce disque. Je vous propose tout de suite d'aller en écouter trois morceaux. Lights Out, d e Graveyard. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. そう。<音楽> On vient d'entendre les jeunes Suédois Graveyard. On vient d'écouter trois morceaux de leur、euh, tout nouveau, troisième album, Lights Out. On vient d'entendre Goliath, le premier extrait de ce disque et dont on a fait un clip qui est disponible sur YouTube, clip à petit budget, pas du tout、euh, à l'image de ce que le groupe à tendance psychédélique et très coloré représente, à mon avis. C'était précédé、euh, du morceau The Suit, The Law. And the uniforms. Et au début du b l o c on a entendu,、euh, la pièce An Industry of Murder qui ouvre le disque. C'est vraiment pas mal comme disque. Ça vaut un 7,5 sur 10. Vous êtes à l'émission r Classique, en compagnie d'Anna Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma troisième nouveauté de cette semaine, le tout nouvel album d e s t e x a s The Sword, intitulé Apocryphon.、Euh, c'est、euh, leur euh, quatrième album en carrière.、Euh, c'est un, pour ce quatuor qui existe depuis 2003. À l'instar de Graveyard ou Orange Goblin, The Sword、euh, s'abreuve aux sources du rock, du hard rock et du métal. Les、euh, années 70, des mouvements psychédéliques et progressifs, ainsi que la science-fiction, eh bien, tout ça s'exerce une fascination sur eux et leur musique en est imprégnée. De sorte, font donc、euh, eux aussi partie de ce mouvement revival、euh, du rock pur et authentique,、euh, mouvement qui grossit à vue d'œil、euh, depuis un bout de temps.、Euh, le nouveau disque est, est moins、euh, spatial que le précédent Time Warp, qui était une espèce de symbiose space rock et stoner doom,、euh, mais il est vraiment bon, le nouveau.、Euh, en fait,、euh, c'est le meilleur disque que Je a i écouté c t t C'est et authentique, interprété e semaine. a rock du pur vous e e c n t h i Question idée l'air a ça a s vous m e de donner une de ce que ce nouvel o propose u u u s de ce q a t o d'aller tout de suite écouter trois des meilleurs morceaux qu'on y retrouve. Apocryphon de The s i d Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes e t la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. クレシピ」 On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur tout nouvel album. C'est leur quatrième, intitulé Apocryphon. On vient d'entendre la pièce titre qui est vraiment excellente et qui synthétise tout ce qu'on retrouve. de meilleur dans la musique de The Sword. C'est la pièce qui clôture l'album. C'était précédé de Cloak of Feather, qui met en vedette, e、euh, n valeur, plutôt, l'excellente voix de John Cornese. Et au début du bloc, on a écouté le morceau qui ouvre le disque, The Veil、vale、of Isis.、Euh, c'est vraiment le nouvel album que j'ai préféré écouter cette semaine. Pas mal plus rock que celui d'Aerosmith. Je lui donne un 8 sur 10. Et la pochette est très belle en passant. Surtout,、euh, celle de la version vénile e t、euh, tout à t Fait éloquente cette pochette de ce jeune groupe qui voue un culte. au, x années 70, aux racines du rock. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma quatrième et dernière nouveauté de la semaine, le tout nouvel album des Finlandais Winter Sun, intitulé Time One, le premier chapitre d'un projet ambitieux dont、euh, la seconde partie devrait voir le jour en 2013.、Uh, Time One e t、uh, c'est seulement le deuxième album de Winter Sun en carrière.、Uh, il a pris 8 ans. à voir le jour, Wintersun,、euh, c'est un groupe que je ne connaissais pas auparavant,、euh, mais sur lequel j'avais lu de très bonnes choses. Il s'agit d'un projet musical initié par、euh, l'ancien chanteur de NC Ferrum et multi-instrumentiste Yari Minskapa, e、euh, qui est le cerveau derrière tout ça. Et à l'instar d'NC Ferrum,、euh, Wintersun fait dans le métal pagan en mélangeant la musique folklorique à certains des éléments les plus extrêmes du métal. Yari décrit lui-même ce s musique comme、euh, du métal extrême, majestueux, épique et mélodique.、Euh, ce que j'avais entendu de leur premier disque、euh, homonyme, je l'avais apprécié.、Euh, c'est donc avec un préjugé favorable que j'ai écouté l'album,、euh, que j'ai débuté comme ça, que j'ai abordé l'écoute de Time One qui vient、euh, tout juste de sortir comme ça. Je vous le rappelle, après huit ans de gestation, c'est vraiment beaucoup ce huit ans.、Euh, selon mes、euh, attentes, ça aurait dû être grandiose. Malheureusement, j'ai été très déçu. En fait, c'est pas grandiose du tout. C'est plutôt pompeux, grandiloquent et, et très qu'étain e avec beaucoup de claviers cheesy, des sons de synthétiseurs affreux. En fait, ça m'a fait penser à une trame sonore pour films à budget très limité. J'ai vraiment pas aimé ça. Sauf que je l'ai dit souvent, tous les goûts sont dans la nature et j'ai lu de très bonnes critiques de ce disque dans certains magazines spécialisés, ce qui me porte à croire qu'il pourrait À plusieurs. Donc, question de vous en donner une idée. On va tout de suite aller en écouter un extrait, extrait tout de même copieux, puisqu'il dure, il fait plus de huit minutes. Les pièces sont longues sur ce disque, car en général, à part deux morceaux de deux et quatre minutes, les morceaux durent entre huit et treize minutes. Il y a juste six pièces sur cet album. On écoute、euh, Land of Snow.、Uh, of Snow.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 Winter Sun. On vient d'entendre un morceau tiré de leur、euh, tout nouvel album intitulé Time One. On vient d'écouter Land of Snow and Sorrow. Morceau tout à fait éloquent de ce qu'on retrouve sur ce disque. Il a reçu de très bonnes cotes. chez certains critiques de la Pour r e e spécialisée. s s m i l'ai aimé je ne ai pas、euh, d tout.、Euh, je lui donne lui u Je s Et ça, c e s t b e a u c o moins u p qui, e le nouveau e o a r s m t h、euh, qui, i c o m p a a r euh, e n t m de d Winterson, je trouvé très beau, le l'ai i trouvé très s a Pour ceux qui,、euh, qui apprécient Winter Sun,、euh, je vous informe que le groupe va faire la première partie de Elvite le 11 décembre prochain au Club Soda de Montréal. Une présentation de BCI, ça va être le dernier gros show metal de l'année 2012. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, u e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec de la très, très bonne musique. Dans un moment, on va entendre un des meilleurs morceaux du dernier Epica. On va, mais tout de suite, on va écouter une pièce du nouveau Devin t h o m n s o n qui est très, très bon. ウ u ーブ・ロ f m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 Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas sauté? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est fou de 89.、Ans. p i Serenade of Self-Destruction, le morceau qui clôture leur dernier album Requiem for the Indifferent, qui est paru plus tôt cette année. Et juste avant ça, on a entendu le Canadien Devin t o m p s o n avec son project, le Devin t o m p s o n Project, Where We Belong, le morceau qu'on retrouve sur l'excellent, son fantastique dernier album Epic Cloud, qui est paru au début de cet automne.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 Il est 15h52. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter une face complète d'un album venu classique, soit Races and Wild Accept.、Mais、pour le moment, on va poursuivre dans une veine, euh, euh, métal progressive symphonique. Dans un moment, on va entendre Symphony i X. On va aussi entendre Savatage, mais tout de suite, on écoute les Allemands de Vandenplatz. C'est un bloc entièrement en concert. I can see. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La seule à diffuser du vrai, de vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières. 89FM!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 s y m p h o n y X avec la version spectacle de Sea of Lies qu'on retrouve sur leur album Live on the Edge of Forever qui est paru il y a 11 ans en 2001. C'était précédé de Savatage avec Taunting Cobras, la pièce qui ouvre leur album Japan Live de 1994. Et au début du blog, on a entendu les éléments de Vandenplass avec I can see qui nous vient du disque Spirit of Live qui a été enregistré à Paris en l'an 2000.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 du quintet allemand Accept, un album qu'on a qualifié de proto-thrash puisqu'on considère qu'il est à l'origine des premiers balbutiements des mouvements thrash et speed metal、euh, dans les années 80. Il faut dire que le morceau Fast as a Shark, eh bien, il a fait école et, et à, à l'époque de sa sortie, il s'agissait tout simplement de la pièce la plus extrême à avoir jamais été enregistrée. Restless and Wild, c'est le quatrième album de Accept et c'est un de leurs plus célèbres. Il renferme certains des plus gros canons du groupe et c'est le premier à avoir établi Accept comme un des groupes européens majeurs dans le domaine du métal. Aujourd'hui, on va écouter la face 1 au complet de cet album incontournable du heavy metal traditionnel des années 80. Restless and Wild Accept, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. 休息 j u s 17h、ね。 On vient d'entendre la phase 1 au complet d'un de leurs albums venus de classique Restless and Wild. Paris exactement 30 ans cet automne en octobre 1982. On vient d'entendre la pièce Neon n i g h t s qui, e、euh, c'est un des gros canons de Accept depuis 30 ans. C'était précédé de la lourde Shake Your Heads et de Head of the Pack. On a aussi entendu la pièce titre qui est, est un autre des gros canons de Accept.、Euh, c'est un incontournable en concert et au début de cette、euh, phase 1, on a entendu le classique fast as a shark. qui a beaucoup、euh, marqué les amateurs de métal、euh, du début des années 90, e、euh, u 80 plutôt.、Euh, la critique de l'encyclopédie All Music Guide a dit de Restless and Wild qu'il s'agit, tout comme,、euh, de, tout comme l'album suivant d'Accept,、euh, Balls to the Wall, d'un disque essentiel en termes de heavy metal que tout fan digne de ce nom devrait posséder. Il devrait posséder les deux, en fait. C'est, c'est un des albums de métal les plus influents de tous les temps, tout simplement.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 16h33, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre. Émission consacrée entièrement aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je suis encore avec vous pour une vingtaine de minutes.、Euh, on va poursuivre dans la veine métal, bien sûr. Dans un moment, on va écouter les Anglais de Orange Goblin et Analna f r a k On va aussi écouter、euh, les Allemands de Dew Scented.、Euh, mais tout de suite, on écoute les Américains de Riot.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 Vendredi 2 novembre à 19h au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes Hockey de l'UQTR à Waterloo. L'admission est gratuite pour les étudiants. Visitez notre site web utr.ca. q baromique Patriote. Les Patriotes, une tradition d'excellence. Vous êtes étudiant et cherchez un travail? Votre journal Zone Campus est à la recherche de nouveaux talents.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 the fuck là, qui était très intense, c'était Anal Nathrak avec、euh, The Blood Dim Tide. C'est la pièce qui ouvre leur、euh, tout nouvel album,、euh, Vanitas. qui est sorti,、euh, mardi dernier. Ils étaient en spectacle hier soir à, à Natrak, hier soir à Trois-Rivières,、euh, au stage. J'y ai assisté. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un duo anglais qui,、euh, se transforme en quintette sur scène avec、euh, l'ajout de deux guitaristes et un batteur.、Euh, ils font carrière depuis 1998. À leur début, ils disaient qu'ils ne donneraient jamais de spectacle, mais ils ont commencé à en donner il y a quelques années et、euh, c'était leur premier passage au, au Québec,、euh, ben, cette semaine.、Euh, le chanteur Vitriol, il est très sympathique, il est charismatique. On, on, voit qu'il est très cultivé, qu'il lit beaucoup, il est très lettré, il parle de philosophie dans ses textes et、euh, entre les chansons en spectacle. Il est très énergique et en fait, c'est un groupe qui, ils sont très remuants u r scène. Ils ont interprété une douzaine de morceaux、euh, de la plupart de leurs sept albums. Ils ont interprété, bien sûr, cette pièce qu'on vient d'entendre de Blood, Dim, Tide. C'est une très belle soirée. Et,、euh, j'ai bien aimé aussi en première partie Bukaki,、euh, groupe de Montréal qui fait u n métal assez、euh, é、euh, c l a t é C'était、euh, assez intéressant. い Dans le bloc, juste avant Alan, la track, on a entendu les a l e m a n d s de Dew Scented avec Throne to the Lion. Ça nous vient de leur dernier album. i t Caris, qui est paru plus tôt cette année. On a aussi entendu les Anders de Orange Goblin avec Rage of Angels. Ça, ça nous vient de leur avant, avant, avant dernier disque Coup de grâce de 2002. Et au début du bloc, on a entendu les Américains de Riot avec Sins of Father, qui nous vient de leur dernier album. Immortal Soul, qui est paru à peu près un an à ce moment-ci de l'année, en 2011. Et je Le dernier, parce que ça va être sûrement,、euh, c'est sûr qu'ils、euh, continueront pas, ils ne continueront pas, puisque、euh, le leader du groupe,、euh, Mark Reel, malheureusement, est décédé au début de cette année,、euh, des suites d'une longue maladie. C'est dommage. 16h53.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 Il y a les bonnets rouges avec le fier breton Adrien Le Tout qui suit s k y p u n c a à 22h. Et finalement, à 23h, jusqu'à 2h du matin, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistrose pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. Sinistrose qui a beaucoup aimé le spectacle d'Anal Nafrak aussi hier soir. La semaine prochaine, dans la classique, je vais vous présenter entre autres le nouvel album de Soundgarden, King Animal. Je vais vous présenter une f a c e complète d'un album v é n t i q e classique du Hard Rock progressif des années 70. Sweat、so、Magician's Birthday. De Uriah Heep, dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe québécois des années 80 du nom de DDT. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce du groupe de métal Pagan Suisse qui sera en spectacle au Club Soda le 15 décembre prochain, e l v i t i avec un morceau de leur dernier disque, Elvetios, qui est sorti au début de cette année, la pièce Luxos. t